Une qibla présente le monothéisme en Islam.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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته bien donc à notre 12e séance donc la séance 12 aujourd'hui inchallah sur notre série sur le tawhid le monotheisme d'allah subhanahu وجل on commence avec une relié à ce qu'on appelle Al-Asma ça veut dire les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala on a parlé de cela brièvement je crois un peu plus tôt euh, au cours de cette série Asma c'est le pluriel de Ismoun c'est le nom Sifat c'est le pluriel de Sifatun ce qui signifie attribut donc Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr il a des noms subhanahu wa ta'ala les bons noms d'Allah azza wa Mais aussi chaque nom vient avec un attribut et il y a des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala même qui ne sont pas nécessairement reliés à l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On traite des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala plus en détail de cette aqidah. Euh, dans d'autres dans d'autres séries comme dans euh, on la fait il y a de cela quelques années dans l Aqid al aqida mais aujourd'hui inchallah azawajal on va couvrir cela un peu de façon brève relié surtout encore une fois dans le contexte de cette série sur at tawhid d'allah subhanahu wa ta'ala on rappelle très brièvement que lorsqu'on euh, croit en les noms d'allah subhanahu wa ta'ala et les attributs d'allah subhanahu wa ta'ala on croit que allah azawajal Il a rien comme Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne fait pas la négation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On y croit, comme Allah azza wa jalla les a cités dans le Qur'an karim comme ils sont cités dans les hadiths du Prophète alayhi sallat wa sallam, sans pour autant arriver au, euh, au point de de croire en une euh, en une certaine ressemblance entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures ta'ala an ta'ala an donc nous on croit en les noms les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala selon les sens qui viennent dans la langue arabe lughat al-arab parce que Allah il a révélé bien sûr le Coran al kalim en arabe mais après cela on ne cherche pas à quoi faire le ta'yif à connaître Comment ces noms et ces attributs d'Allah subhanahu wa taala qu'est-ce que ça signifie selon en quelque sorte nos règles de la physique de ce monde ça veut dire le temps et l'espace et ainsi de suite parce que ça bien sûr c'est notre logique c'est au niveau de la créature ou bien des créations et ça ne euh, ça, ça ne relève pas Allah subhanahu wa taala à ces noms et à ces attributs subhanahu wa taala donc Euh, donc, Tawheed al wa Talab, on a couvert au tout début de cette série, on le rappelle, qu'il y avait euh, de façon académique, un peu de façon méthodologique, les ulama, ils nous parlent des trois types du Tawheed. Donc, il y a Tawheed de la divinité, de l'Uluhiya, il y a Tawheed de la seigneurie de l'Araboubiya, il y a aussi Tawheed de quoi De la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout de l'asma wa asifat, les noms les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, Notant qu'il y a certains ulamas, surtout contemporains, qui ont ajouté un quatrième type. Ok, un quatrième type ici, une quatrième catégorie, qui est Tawhid al-Hakimiyya, le monothéisme relié à la législation. On a parlé de la législation au cours de la dernière séance. Donc, la 11e séance, on avait, on avait, on avait parlé de ça en détail, l'importance de, de la législation. la législation illa lillah, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait le les ahkam, ou Allah dit, il cherche la, législation, elle vient dans la wa zohr et que c'est relié ici au noyau du sens de tawhid. et c'est pour cela qu'il y a certains ulama, surtout contemporains, qui ont ajouté cette quatrième catégorie, euh, mais euh, la plupart probablement des ulama, ils disent qu'on n'a pas besoin d'avoir une telle quatrième catégorie que tawhid de al-ahkam On peut l'inclure soit dans al-Rubbia ou bien dans al-Ululhiya. Il y a un débat là-dessus, mais encore une fois, ça ce n'est pas au sol l'Arqa. Et d'ici, c'est pas les grandes questions de l'Arqida. C'est plus un peu une question de de classification. Donc ensemble, on peut dire que il y a les trois formes de tawhid connues chez les uléma. Ce qui inclut euh, le, dans le sens total, bien sûr, tawhid al-Hakimi, que c'est Allah Azawajal qui est Al-Hakim et que notre tahakum, ça veut dire prendre comme référence, eh bien, notre référence, ça doit être Shara'a d'Allah Azza wa Jal, Livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la Sunna du Prophète, alayhi salatu wa s Donc, là, science on concentre sur la question, encore une fois, des noms et des attributs. وجوب у إثбати اسма الله وصفاته التي ورادت في الكитаб والسنة وعدم جهودها. Donc, là, euh... Quand on parle du monothéisme dans les esma'ans et ses feêtes, cela signifie qu'il faut accepter, il faut affirmer et croire en les noms et les attributs de Allah Azawajal cités dans le Coran ou bien dans la soumna authentique. Donc, quand on dit croire aux noms et les, les attributs de Allah Azawajal, ça ne veut pas dire que n'importe qui a le droit d'inventer un, un attribut d'Allah Allah Azawajal et de dire il faut croire que Allah Azawajal il est comme ça. On parle particulièrement des attributs d'Allah qui sont dans le Coran ou dans les hadiths qui sont authentique, ou dans les hadiths qui sont authentiques, ça veut dire les textes sacrés de Al-Qur'an et d'Al-Sunnah. De, de ne pas faire Al-Juhud. C'est quoi Al-Juhud Al-Juhud, c'est le fait de rejeter, le fait de rejeter certains des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que cela pourrait arriver d'une façon ou d'une autre Donc, c'est quoi les erreurs Les erreurs principales ici, c'est des catégories, bien sûr. On est ici dans le général, ok? Idmale. Ce n'est pas un cours sur les noms et les attributs d'Al Azhar et les différentes sectes là-dessus. Mais en général, l'erreur, elle prend les formes suivantes. Soit at-takif. at c'est le comment. Ça vient du mot kaifa dans la langue arabe. Kaifa, c'est comment c'est arrivé. Kaifa hada. Comment donc dès qu'on demande la question comment à propos des noms et des attributs de Allah azawajal, on est dans l'innovation, dans al bid'a et on commence à s'éloigner ici de sunnah et on pourrait même à l'extrême arriver bien sûr dans des formes de shirk yad, ambillah, subhanahu wa taala ou bien de de kuffar. Alaykum salam. C'est quoi le ta'riif? La c'est le fait d'altérer. C'est le fait d'altérer. Altérer quoi? altérer le sens il y a il y a il y a soit altérer le texte les gens du livre avant nous ils ont altéré leur texte Taurat et injil qu'Allah il a révélé à leur prophète ils ont altéré les textes en tant que tels quran il y a personne qui peut altérer son texte il est préservé jusqu'au jour dernier il a qiyamah à saa mais on parle ici de quoi altérer les sens ça veut dire lorsque l'un des attributs d'Allah عز ça c'est un attribut d'Allah il signifie quelque chose dans la langue arabe et il signifie la même chose selon les pieux ancêtres salaf que ce soit les sahaba, les tabi'in, et ainsi de suite anhum. mais quelqu'un par la suite vient pour altérer le sens de cet attribut pour lui accorder quoi une définition, une signification qui n'est pas celle qui est voulue dans le Coran ou dans le Sunna c'est ce qu'on appelle ici tahrif ou mana ou une autre chose ici L'erreur c'est dans at-tamthil, at-tamthil c'est مثلا, la comparaison, comparer Allah Azza wa Jal à ses créatures subhanahu wa ta'ala ta'ala Allahu an dhalik. Donc tout ça c'est des formes, c'est des pistes d'égarement ici, c'est des voies d'égarement en ce qui a trait les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chukmu man jahada, c'est quoi le chukm de celui qui fait le juhud, encore une fois qui renie ou qui rejette certains des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est contraire à at-tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala mais est-ce que c'est toujours kofur akbar de la personne bien sûr que non parce que sinon une grande partie de la umma va être dans al-kufur ayad subhanahu wa ta'ala donc ici il faut il faut voir les cas de figure premier cas de figure an yakuna duhuduhu celui qui fait le duhud en rejetant complètement les des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont Evident, surtout ce qui est dans le Qur'an ou bien dans les hadiths qui sont très clairs, le mutawatir et autre chose. Comme, Celui qui dit Allah Azza wa Jal, il n'entend pas, il n'a pas le sam'a subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa il ne voit pas. Ça c'est le basar. C'est parmi Allah Azza wa il est al-sam'u. البصير سبحانه وتعالى الله عز وجل il voit et il entend او يقول ليس لله Ou celui qui dit que الله عز وجل il n'a pas de visage الله سبحانه وتعالى وجهه il est dans le Quran il est cité dans le Quran et il est aussi cité dans le sunna du prophète عليه les textes sont très clairs là dessus les textes sont très clairs là dessus alors هذا كفر اكبر ça c'est un kofur qui est majeur pourquoi مكذب بالقران c'est parce qu'il est en train de renier ce qui est dans le Quran le Quran il dit Allah Azza wa ila wajh, visage, Allah subhanahu wa ta'ala ila sam', ila basar, subhanahu wa ta'ala, et lui il dit non, <coughs> que ça, je n'accepte pas cela, je ne suis pas d'accord avec cela, ça veut dire qu'il est en train de renier le Qur'an, ça c'est kufrun akbar, ça c'est un kufr qui est majeur. Deuxième cas de figure, إِنْكَانَ دُحُودُهُمْ دُحُودَ تَأْوِيلٍ بِأَنْ يُثْبِتَ اللَّفْضَ وَيُؤَوِلَ مَعْنَاهَ Maintenant, si le duhoud, deuxième cas de figure, si la personne, elle renie, elle rejette l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'outil du ta'wil. C'est quoi le ta'wil ici Ta'wil, c'est le concept de ta'wil. C'est un grand concept, mais euh, on en a parlé dans d'autres cours probablement. Mais on va, inshallah, l'expliquer de façon très brève. Dans le sens qui est voulu ici pour un ta'ouïl, c'est le fait d'altérer, de dévier le sens d'une parole. Okay? Je vais dire une parole... Tu vas accepter la parole en tant que tel. Tu vas pas dire la parole, je ne suis pas d'accord avec la parole. Mais qu'est-ce que tu vas faire Tu vas lui donner un sens qui n'est pas fidèle à cette parole, à ces mots en tant que tel. Selon le contexte, ni selon la volonté de celui qui parle, ni, ce, ni selon aussi la, la langue qui est la langue de référence, bien sûr, dans ce cas qui est la langue arabe, l'orato, l'arabe. Donc, si la personne, elle va faire le ta'wil, Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est établi sur son tronc. Les textes sont très clairs, encore une fois, et ils sont multiples dans le Coran et dans la Sunna. Nul ne peut dire, Allah azza wa ta'ala, il n'y a pas de Istiwa ala al l'Arch, ça n'existe pas. Ça n'existe pas cela. Il est en train de renier le Coran et quoi Sunna. Pas quelqu'un qui peut se dire, moi je suis musulmane, il va renier une telle chose. Mais qu'est-ce que les sectes vont faire ici Ils vont faire at-tawil Ils vont dire par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé al-Arch, par exemple. Ok Khalaqa al arsh Istawla al arsh Istawa ay istawla. Ou bien ay khalaqa al arsh Il a créé. Donc là, ils vont quoi Changer. Ils vont dévier les mots et les attributs d'Allah subhanahu wa taala dans ce cas c'est fait-il est-il ils vont les dévier de leur sens c'est clair donc là c'est quoi est-ce que ça c'est coffre c'est pas coffre encore une fois ici il y a deux cas de figure donc on a on est ici dans deux points a ainsi que 2. b donc dans le ta'wil il y a deux formes de ta'wil ta'wiluhu lahu premier cas de figure le 2. a c'est que si le ta'wil il a une certaine il a un certain lien une certaine justification selon la langue arabe alors ça c'est une bid'ah donc remarquez ça la personne fait le ta'wil la personne ça c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le sujet de la discussion avec une personne, question de aqida. Et la personne va dire, oui, ça c'est un des attributs d'Allah Azzawajal, il est cité dans le Coran, je ne peux pas le renier. On est d'accord. Mais là, quel est son sens La personne va dire, non, non, c'est pas le sens. Je suis pas d'accord avec le sens cité dans les textes, les sahabas, les compagnons, ce qu'ils ont dit, ce que la langue arabe elle dit, ainsi de suite. Moi, je vais plutôt expliquer cet attribut d'Allah Azzawajal par un sens secondaire dans la langue arabe. Si on parle par exemple de Yadullah subhanahu wa ta'ala, la main d'Allah azza wa ta'ala, les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même en anglais, dans cette expression « the hand of God okay? ». La main d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mains d'Allah azza wa ta'ala, Yadullah subhanahu wa ta'ala, ça c'est dans le Coran et c'est dans la Sunna. encore une fois. C'est quelque chose de super évident. On peut pas effacer cette attribut d'Allah azza wa ta'ala. « Min sifatillahi subhanahu wa ta'ala ». Mais c'est si quelqu'un, il va venir faire le ta'wil. Le ta'wil, c'est quoi ici ah, Alors, nous, comment est-ce qu'on comprend la main d'Allah, Azza wa Jal Aleykoum salam wa rahmatullah. Nous, qu'est-ce qu'on dit, ahl-us-sunati wal-jama'a, les ulamas, qu'est-ce qu'ils disent Tout comme les salafis le disaient du temps de sahaba, radiyallahu ta'ala, anhum koum, tout comme Imam Malik, rahmatullah, taala nous a expliqué sur ce genre d'attribut d'Allah, Azza wa Jal, c'est que la nakhoudou fiha... Он од хвала на детај и од хуша. Оди Аллах Субханahu wa Taala, Лоу ја дон талику бији wa Taala. Аллах Аллаху Аллах, Аллах Аллах, Аллах Аллах, Аллах Аллах, Аллах Аллах, Аллах Аллах, Аллах Аллах, Аллах Аллах, Аллах Аллах, Аллах Аллах, Аллах Аллах, Et si c'est difficile de traduire taliq bihi mais ça veut dire il a une main divine ce n'est pas une main comme notre main ou ni aucune des mains des créatures et on ne se demande pas comment elle est la main d'Allah Azajal ni on essaye d'imaginer la main d'Allah wa ta'ala vous comprenez on s'arrête là c'est fini Mais quelqu'un ici de mutakallimin de certaines sectes ils vont venir ils vont vouloir ici discuter encore plus donc là ah il faut faire le ta'wil non non parce que On peut pas dire qu'Allah azawajal il a une main parce que sinon ça voudrait dire qu'Allah azawajal sa main elle est comme la main des créatures et Allah azawajal n'est pas comme ces créatures. Toute une discussion ici, vont compliquer la chose. À la fin, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont dire oui, mais dans le Coran ça dit qu'Allah azawajal il a une main. Alors on va chercher dans la langue arabe, c'est quoi les sens, les autres sens possibles d'une main. Vous comprenez Et là ils vont aller vers un sens qui est secondaire, comme par exemple que al-yad. Dans la langue arabe, ça peut vouloir dire quoi? Elle quodra la puissance. Vous comprenez ou la force. Donc là ils vont dire yadullah la main d'Allah. Ça veut dire la puissance d'Allah subhanahu wa taala. Vous comprenez? Ça c'est un ta'wil. Ta'wil ça veut dire prendre l'attribut, prendre le mot en tant que tel et l'expliquer par un sens secondaire, qui n'est pas son sens primaire dans la langue arabe, sans avoir de justification. Il y a des formes de ta'wil qui sont justifiées, que ce soit dans les noms les attributs d'Allah Azza wa ou autre chose. On a parlé un peu de ça dans « Usul fiqh », mais il y a des conditions pour le ta'wil. On a parlé ça dans euh, « Al-Waraqat » l'an dernier, quand on a fait « Usul fiqh »,« Al-Waraqat », on a parlé un peu du ta'wil si je me rappelle bien. Mais ce n'est pas la règle de faire ta'wil parce que si on ouvre la porte vers ta'wil. Qu'est-ce qu'il va rester des des réalités des sens primaires des textes, vous comprenez? Surtout lorsque les Sahaba pour plusieurs attributs, tout comme pour l'attribut de Al-Allou d'Allah Azawajal, l'établissement sur le trône, istiwa ou al al-arsh, ainsi de suite. Le, surtout lorsque on a plein de textes de Sahaba et des tabi'in et des grands imams de l'islam qui n'expliquent pas ce genre d'attribut par tawil ici, vous comprenez qu'il est là selon leur sens, leur sens primaire. C'est clair. Donc, si quelqu'un ici dans le deuxième cas de figure, si la personne elle fait le ta'wil, mais elle fait le ta'wil selon un sens acceptable dans la langue arabe, pas acceptable dans ce contexte, mais un sens qui existe, même un sens secondaire. Là, les ulama ils disent cette personne nakhumu 'alayha, qu'est-ce qu'on va dire à propos de elle que ça c'est une bid'a, mais ce n'est pas quoi, kuffur. Pourquoi ce n'est pas « coffre C'est parce que la personne ici, elle a une certaine « chouba », vous comprenez Elle a une certaine excuse d'erreur ici. Ce n'est pas la bonne, ce n'est pas, pas la réponse en tant que telle qu'il y a une excuse qui est acceptable comme deuxième opinion. Non, non, non. c'est juste que la personne, il y a un potentiel ici de d'erreur. La personne « arada tenzih »« Allahi azza wa jal »« il a voulu, il a pensé faire du bien » En ne pas attribuer à Allah quelque chose que lui pensait être quelque chose de mal. Mais c'est une bida'a parce que tu n'as pas suivi la voie de, des pieux ancêtres. Mais il a eu recours quand même à un sens quoi Qui existe dans la langue arabe. Deuxième cas de figure. Si maintenant quelqu'un vient avec un ta'wil qui n'a aucun fondement dans la langue arabe. Alors ça c'est Koufro. Vous comprenez Parce que ça, c'est une altération complète de le et de le Sunna. Parce que si on ouvre cette porte, encore une fois, on peut expliquer les textes de n'importe quelle façon. Chacun pourra les extravotir. Ici, c'est une porte de Al-Hawa, comme les personnes, comme ceux qui disent, les mains d'Allah, c'est les cieux et la terre. Les cieux et La terre. Ça c'est confort parce que ça n'a aucun lien. Dans la langue arabe, il y a aucun arabe ni aucun ni dans aucune <coughs> euh, aucun dialecte ou autre chose dans laquelle al yad dans lequel al yad main signifie quoi? Les cieux et et la terre. Vous comprenez? allah cest c'est-à-dire de n'importe quoi sur Allah subhanahu wa taala. Mais si comme on a mentionné quelqu'un dit al yad c'est soit le pouvoir, le Qodra, la puissance, la force, ou bien la négma, la bienfaisance les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est une c'est une bid'a et ce n'est pas ce n'est pas kofre. Bien sûr de façon très brève, je ne vais pas ici entrer dans les détails, c'est parce qu'on n'a pas bien sûr le temps et ce n'est pas euh, notre souci principal. Le sujet principal de cette série sur le tawhid, on se concentre surtout sur tawhid de uluhiyya de divinité et de al-rububiyya, mais les, les sectes principales et ceux qui ont eu recours à ce genre de euh, comment on peut dire ça là de afin d'interprétation mais chercher un autre mot encore un peu plus fort parce que c'est interprétation qui va vers un sens ok les sectes principales ici c'est les ashariya les ashari après ça les maturidi, dis après ça on a aussi quoi les mots on a cité les mots avant cela je vais l'ajouter ici même si on a cité avant les mots et les et les jahmiya donc on a parlé les Ashari et les maturidi en général ils ont ça se rapproche beaucoup ok un peu pire les mu'atazila bien plus pire les jahmiya ok citons bien sûr que je suis en train de citer ici ce que je suis en train d'expliquer lorsque je dis pire un peu plus pire ok je suis en train de simplifier les choses ok parce que l'étude des sacs c'est quelque chose de grand les sacs se développent à travers l'histoire ok donc certains Des ash'ari as parfois disent des choses qui sont pires que certains des al-mu'tazila de, de, et le contraire mais en gros ash'ari as maturi dit beaucoup plus proche de ahel sunnah al-jama'a que les mu'tazila et les mu'tazila plus proche que al-jahmiya qui ont pris vraiment la, la chose à, à l'extrême et qui parfois renient Tous les noms et les attributs, ou bien plusieurs des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa taala, c'est pour ça que plusieurs des salafs, des pieux ancêtres, eh bien, ils ont dit que Al Jam'iya dans leur temps c'était, c'est des couffars. Bien sûr, euh, euh, on peut imaginer pourquoi, et je ne vais pas bien sûr amener ça maintenant, ce n'est pas notre notre sujet, mais ils ont dit vraiment des choses aberrantes à propos de Allah subhanahu wa taala. Taala Allahu an, taala Allahu an derik. Donc Encore une fois, juste vous rappeler ici que ça c'est les sectes principales qui ont pris, qui se sont, qui, qui ont dévié en quelque sorte euh, dans la question de ou fait, les, noms les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez une question? Ça c'est kofrun akbar à l'origine. Okay? Pour ce qui est de 2 ça c'est kofrun akbar à l'origine, encore une fois, c'est parce que ici c'est ouvrir la porte à altérer. Taqawwoulun ala Allah subhanahu wa taala comprenez c'est altéré parce que c'est quelque chose de très évident et moi je vais l'altérer mm -hmm. par quelque chose dans laquelle je n'ai aucune excuse quel est mon fondement quel est mon fondement si quelqu'un dit ah c'est parce qu'il y a certains rawiyin j'ai cherché il y a certains savants de la langue arabe qui disent que la main elle veut dire elle peut vouloir dire quoi al-quwwa la force ou bien qudrah On comprend ici qu'il y a une chouba. OK, la personne ici peut, peut être un jahil, un ignorant, peut être quelqu'un avec une bonne intention, peut même être un savant de la langue arabe lui aussi et quoi, il s'est trompé parce qu'il n'a pas adopté la méthode des salaf des pieux ancêtres ta'ala. il a expliqué les textes En les isolant encore une fois de ahlesunnati waljama'a du euh, du manhaj en quelque sorte du chemin général. Mais quelqu'un qui vient qui vient me dire les les euh, la main d'allah azawajalla c'est les cieux et la terre. D'où est-ce que tu as amené ça Vous comprenez Ça veut dire il s'est permis il s'est permis de d'expliquer le coran comme il veut. Et celui qui se permet d'expliquer le coran comme il veut sans avoir de shubha sans avoir de référence ni autre chose, ça c'est du coffre clair. Vous comprenez Parce que qu'est-ce qui reste ici du sens du Coran Qu'est-ce qui reste ici de Tardim au Coran Si Allah Azza wa Jal, si moi je vous dis inna al-Khamr ou al-Maysir ou al-Ansab ou azlam Allah Azza wa Jal dit que al-Khamr il est Ansab, il est Azlam Que ça c'est rid-sul min'amali shaytan Fajtanipo Mais si je vous dis non, non, al-Khamr ce n'est pas l'alcool Al-Khamr ce n'est pas l'alcool Al-Khamr c'est... Euh, Khamr, c'est des boissons qui re, re, ressemblent au thé qui ressemble au café okay? qui existait dans l'arabie Min ayna la d'où est- ce que tu as ramené ça est ce, est -ce que j'ai une chouba ici est ce que j'ai une excuse ici de pouvoir me tremper sur ce genre de choses Parce que ça va mener vers quoi ici Tout le monde va dire « Non, non, c'est pas ça, le l'kham, c'est pas ça, comprenez ?» Donc, si il y a un maser, s'il si y a une forme de justification, même une faible justification, que dans la langue arabe, voilà ce que ça signifie, on va dire que ça c'est une bid'a, c'est parce que dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa les salaf sont très clairs sahaba radhiyallahu ta'ala anhum ainsi de suite c'est pas des questions de ijtihad donc des questions de ijtihad oui, on va pas dire c'est une bid'a a. on va dire c'est quoi erreur ou pas erreur mais on va pas dire c'est une bid'a a. mais dans des questions comme ça aqida usul ad-din que les salaf salih radhiyallahu ta'ala anhum nous ont laissé une voie bien éclairée bien détaillée et bien quoi On se fie à cela. Si quelqu'un dit quelque chose de différent, on va dire que c'est une bid'a. Mais ça peut arriver, comme on a mentionné, à Kofr, si la personne, elle démontre qu'elle est en train de jouer avec les textes, qu'elle est en train de jouer à sa guise avec les textes. Allah, Azza wa Jal, il nous dit aussi, dans Sourat Ar-Ra'ad, verset numéro 30, « Wa hum bi ar-Rahman »« Wa hum yakforouna bi ar-Rahman » Ar-Rahman, c'est l'un des nors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme on le sait. Allah Azza wa Jal, هو تعالى. Ar-Rahman, Ar-Rahim, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il dit que ces gens-là, ça veut dire les moucherikides, c'est boushide qu'il là ils ont renié l'existence d'Allah azza wa la réponse c'est que non si on va revenir ici à sabab an c'est quoi c'est quoi la euh, c'est quoi la cause de révélation de cette ayah de ce verset c'est quoi le contexte ici pour bien comprendre l'ayah l'imam ibn al-jawzi rahimahullah ta'ala il nous rapporte trois différentes narrations qui toutes vent vers le même sens. Première narration, annabi sallalahu alayhi wa sallam a qala li kuffar quraish asjudu li arrahman. Qalu wa man arrahman? Fenazalat Donc la премија narration selon sirah c'est que le prophète sallalahu alayhi wa sallam il a demandé aux mushrikine de quraish de se prosterner à, à Allah azza wa Ils ont dit quoi? Wa man arrahman? C'est qui On ne connaît pas arrahman parce que eux ils appelaient Allah Azzawajal, Allah mais il ne connaissez pas ce nom-là qui est quoi? Ar-Rahman. Il disait ce qui est Ar-Rahman, on ne le connaît pas. Ar-Rahman, on ne va pas se prosterner à lui. Vous comprenez? Deuxième narration. aradu al ibn ma rahman illa lors du pacte de hudaybiya qu'on va couvrir plus tard, dans la sira. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé à Ali d'écrire le pacte OK pour lui et là Ali il a commencé à écrire le pacte entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses ennemis, les mushrikins de Mecca Ali anhu il a commencé le document en écrivant bismillahir rahman ar rahim les mushrikins ont dit c'est qui le rahman on connaît pas le rahman enlève le rahman on connaît Allah bismillah bismik Troisième narration anna rasul allah sallallahu alayhi wa sallam kana yawman fi al-hijr yad'u wa abu jahl yastami'u ilayhi wa huwa troisième narration c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois il était dans al-hijr Et là, il disait « Ya Rahman, Ya Rahman». Il faisait do'a à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, Abu Jahl, son ennemi, il l'a entendu. Et il est revenu en courant vers ses amis, les mouchriquins, en disant « Inna Muhammadan kana yanhana an ibadatil alihah wa huwa yad'u ila hayl». Écoutez, écoutez, Muhammad nous dit qu'il ne faut pas adorer plusieurs divinités. Et lui, il a deux divinités. Ça veut dire il adore Allah. Il adore quoi? « Ar Rahman». Il se moque du prophète, alayhi salatu De ces trois narrations, qui pourraient les trois être vraies, okay? les trois pourraient s'appliquer à la Ayah, même si c'est probablement seulement l'une des trois qui est qui est la cause de révélation. De ces trois narrations qu'on vient de citer, est-ce que vous comprenez que Quraysh, que, que les mouchriquins, ils ont renié l'existence d'Allah Azzawajal Non, ça ne le dit aucunement. Qu'est-ce qu'ils ont renié ici Un nom d'Allah qui est Ar-Rahman. Et malgrés cela, Allah Azza wa Jal, il, il dit quoi? يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنَ Ça c'est كفرون. Il غني Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? مَنْ, ج... من جَحَدَ إِسْمَنْ مِنْ أَسْمَائِهِ Ta'ala وصفاته فَقَدْ Celui qui fait le جuhud, qui et, Allah et de ses attributs encore une fois. Alors c'est quoi? Ça c'est ça c'est coufr ok c'est coufr si quelqu'un dit moi je crois qu'allah azza wajal il est al-qawi al-aziz al-matin mais moi je ne crois pas que allah subhanahu wa ta'ala il est par exemple al «Al-Али». Je ne crois pas en ce nom, Al-Ali. On va dire voilà qu'il s'est dans le Coran, c'est dans ce nom. Il dit non, ce nom-là, je ne l'accepte pas dans wa Azawajal. Alors lui, il est kafirun billah. il est kafir en Allah Subhanahu wa Taala. C'est parce qu'il a renié l'un des noms d'Allah Subhanahu wa Taala. Bien sûr, encore une fois, je le rappelle, c'est très important. On parle ici quand on parle de le on parle de ce qui est connu, ça veut dire dans le Coran, soit dans le Coran ou bien dans les hadiths clairement quoi, authentiques. S'il y a un hadith qui est faible, on peut pas dire à la personne tu doit croire que ça c'est les noms d'Allah Azawajal. Ou bien hadith مختلفون في تصحيحه, hadith sur lequel il y a divergence sur son authenticité, une forte divergence. Alors peut-être quelqu'un il dit moi je ne crois pas que le hadith il est faible. De ce fait, si c'est le seul texte sur cet attribut d'Allah Azawajal, en quoi il a le droit de dire que je... Allahu Akbar. Si, si ça c'est un attribut d'Allah Subhanahu Wa Taala, je ne je ne le sais pas. في صحيح البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه donc dans صحيح البخاري علي رضي الله تعالى عنه il a dit quoi حدثوا الناس بما يعرفون أتوريدون أن يكذب الله و رسوله il dit علي رضي الله عنه حدثوا الناس parlez aux gens expliquer aux gens enseigner aux gens ce qu'ils sont capables d'assimiler Est-ce que tout le monde est capable d'assimiler la, la, la, la même chose, les mêmes informations Non. Hier, on avait le mini séminaire sur Arbabania, le concept de Arbabania. On a parlé un peu, un peu de ça. On parlait beaucoup de ça actuellement. Donc, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout auditoire qui est capable d'assimiler tout. Donc, il y a des personnes qui ont seulement les bases en termes de connaissances. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus que les bases et qui peuvent quoi comprendre certains certains autres certains autres détails une certaine culture ici au solide bien connaître les fondements de la religion ainsi de suite les enfants ce n'est pas comme les comme les adultes ok quelqu'un qui est instruit qui est intelligent qui a un esprit d'analyse esprit critique ainsi de suite ce n'est pas comme quelqu'un qui quoi il a des connaissances très limitées dans la vie en général et qui aime ça, les choses simples, qui ne veut pas les choses compliquées. Donc, il dit Aria radiyallahu ta'ala qu'il faut, en quelque sorte, personnaliser. Même dans Ad-Din, il faut personnaliser le message. Il y a des choses que tous les musulmans doivent connaître, mais il y a des choses que ce n'est pas. Non, par exemple, ici, dans ce contexte, comme on dit, « Anna duhoudal asma'i wa sifat wa inkaraha Alors, le fait de renier, comme on a mentionné, des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, ça c'est une, et ça peut être du kufr. Alors, il ne faut pas tomber dans ce piège que Ali, radiallahu anhu, il a mentionné de façon générale. Pas seulement pour les noms et les attributs d'Allah Azza wa parce qu'il dit que parfois parler à des gens, leur parler de certaines choses qu'ils ne peuvent pas assimiler, ça va faire en sorte que, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont yukazhibouna, ils vont renier des choses qui viennent d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam vous comprenez Ils vont traiter certaines choses de mensonges, des choses qui sont dans ad-din, tu vas lui dire ça c'est l'islam c'était pas nécessaire pour lui de le connaître mais toi tu vas lui dire ça c'est la vérité, c'est ça la vérité et là quoi, ça, ça dépasse ses capacités et ça pourrait faire en sorte que la personne va te dire moi je, je ne crois pas à ça Moi, pour moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Je ne suis pas convaincu. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici Il est en train de renier quelque chose peut-être qui vient d'Allah ou bien de son... Prophète, wa salam. Donc cette règle-là, elle, elle, elle s'applique aussi pour les noms et les attributs de Allah azzawajal. Alors les gaum, c'est quoi les C'est la masse des musulmans, ceux qui n'ont pas, ceux qui ne sont pas nécessairement très instruits dans le domaine de la religion. On leur parle des noms et des attributs de Allah de la façon la plus directe et la plus est la plus simple. Comme Allah il a cité la meilleure forme, c'est pour ça que ça, c'est comme je l'explique toujours, ça c'est un sujet très délicat, très difficile, quand on parle dans, dans l'aqidah, parmi les sujets les plus difficiles à expliquer, à enseigner en une autre langue, c'est les <rire> noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce qu'en arabe, dans la langue arabe, il n'y a rien de risqué pour l'enseignant. Tout ce que tu as à faire, Pour passer le message d'Allah Azzawajal, c'est réciter les textes comme ils sont. Tu dis voilà ce qu'Allah Azzawajal il a dit, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. à propos de tel, de tel nom ou attribut d'Allah Azzawajal. Mais en d'autres langues, le défi de celui qui veut enseigner ou expliquer ici c'est que dès que tu fais, tu commences à traduire une ayah ou un hadith, la traduction au fait est un tafsir, c'est une explication. Comprenez, la traduction est une interprétation mais en une autre langue. Donc là, il y a toujours ce caractère délicat là de ne pas euh, d'essayer de ne pas faire d'erreur de un et de ne pas aussi être mal compris par par l'auditoire. C'est pour cela encore une fois que les questions de Hadith sur les noms et les attributs de l'Arzoudjel je considère que c'est assez difficile d'enseigner en détail en une autre langue que la langue que la langue arabe et ce n'est pas ce n'est pas nécessaire en passant parce que comme on a mentionné. L'explication détaillée de ce genre de choses sur les noms et les attributs d'Allah Azza wa les masses n'en ont pas besoin. Okay? Donc, dans les livres en arabe, les livres que les ulama ils ont écrits et il y a plein de détails, et beaucoup de détails dont on n'a pas besoin. Pourquoi Parce que c'est des détails qui ont été mentionnés en réplique à des sectes. Ok, des sectes ils ont, ils se sont fondés, ils se sont basés sur des, sur des règles de la logique mentale arabe, ou bien de la philosophie qu'elle aime, et ainsi de suite, sur ce genre d'outils-là ou bien de méthodologies pour interpréter certaines, certains attributs dans la raison. Donc là, les ulama se sont retrouvés à être obligés de leur répliquer et parfois avec les mêmes règles, ok Donc, ils sont entrés dans certaines choses que ce n'est pas nécessaire pour le commun des musulmans de les, de les connaître ou bien de les, de les comprendre et que celui qui n'a pas les outils, surtout encore une fois la question de la langue, et un peu de patience et un peu de de raison et de penser ainsi de suite et d'esprit critique comme on a mentionné que ça va être difficile pour la personne d'assimiler une telle chose et ce n'est pas ce n'est pas important et Ibn Masoud radhiyallahu ta'ala anhu compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit aussi ma anta bi muhaddithin qauman hadithan la tablaghu aquluhum illa kana li ba'dihim fitna dans sahih muslim qu'est-ce qu'il dit Ibn Masoud il dit à chaque fois que tu vas adresser des personnes que tu vas t'adresser à des personnes et leur parler écoutez bien ça leur parler de certaines choses la tabluhu que leur raison ne peut pas assimiler qu'ils ne peuvent pas comprendre et eh bien ça va devenir une fitna pour certains parmi eux OK donc parfois al-haq des choses qui sont des vérités ça peut être une fitna pour certaines personnes Et de ce fait, est-ce que c'est nécessaire toujours de leur mençonner cela Non, si ce n'est pas une obligation, si ça ne touche pas à leur pratique de dîn, à cette personne en particulier, alors, elle n'est pas dans le besoin de connaître ce genre de choses. Imam Ibn Hajar, alayhi rahmatullahi il nous dit, c'est quoi le paramètre Qu'est-ce qui nous permet de distinguer Alors, de façon plus pratique, qu'est-ce qui, qu qui me permet de dire ce hadith Je vais le mentionner à telle personne. Ou bien, non, non, je m'abstiens de mentionner ce hadith à cette personne. Le hadith, il est authentique. Kalam au Rasoulillah, alayhi salatu wasalam. Ok, hadith du prophète, sallallahu alayhi wasallam. Mais qu'est-ce qui me permet de faire en sorte que je vais dire, lui, je ne vais pas lui enseigner ce hadith. قال, alayhi rahmatullahi ta'ala, « Dhabitu dhalika en yakuna zahiru al-hadithi yuqawi al-bid'ata wa zahiruhu fil asli ghayru murad. » Le paramètre ici, c'est que l'apparence, il y a une certaine apparence dans le hadith, un certain sens apparent qui, si on le prend a priori de la façon la plus simple, qu'est-ce que ça va faire Ça va renforcer, ça va encourager une bid'ar. Parce que, pas à cause du hadith, mais c'est parce que la personne, beaucoup de personnes, le commun des personnes vont rapidement le prendre quoi à l'extérieur de de son contexte. Vous comprenez Alors, dans cette situation-là, on va s'abstenir de mentionner le hadith. Comme on a ici dans le hadith de Mu'ad ibn Jabbar radiyallahu ta'ala anhu, et aussi dans le hadith d'Abu Huraya radiyallahu ta'ala anhu. Si je me rappelle bien, dans le muslim, un hadith simila, lorsque le prophète, salallahu alayhi wa sallam, il lui a dit à Mu'ad, que celui qui dit là, ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salallahu alayhi wa sallam, eh bien, il va entrer quoi Al alors Муаад ибн Ужаба Il a dit quoi Убашируннаси Ya Rasulallah Devrais-je aller annoncer Cette bonne nouvelle à tout le monde Sortir dehors Et dire à tout le monde Ce que le prophète Salah Asimim m'a dit Juste maintenant Que celui qui dit là Il a illallah Muhammad Rasulallah Qui retrouve Allah Azza wa Jalla Avec ça Sans avoir de doute Гаира шакин Alors il va entrer -Jannah. Le Jannah prophète Salah Asimim Il dit quoi Qu'est-ce qu'il a dit Non Ne le fais pas Pourquoi Parce que qu'il va prendre leur religion à la légère. C'est pas tout le monde qui comprend digne comme le comprend Mu'ad ibn Jabal. Donc la masse des gens, même parmi les Sahabah, les comme on qu'on appelle ça, c'est rare au Sahaba. Ça veut dire ceux qui ne sont pas des uléma ou bien ceux qui étaient fraîchement entrés dans l'islam ou autre chose. Eh bien, ils pourraient quoi? Mal interprété. Donc, si je monte sur le minbar et je vais dire à tout le monde pendant une demi-heure, je vais leur dire dans toute la khutbah, je vais leur dire que Allah azawajel pardonne tous les péchés, et je vais leur dire tous les hadiths dans lesquels le prophète s.a.s nous parle de quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de bonnes œuvres et que Allah azawajel lui a pardonné, et tous les hadiths dans lesquels le prophète s.a.s me a dit que tous les musulmans viennent au mal que celui qui dit la ilaha illallah » il va avoir chefage de Rasoulullah sallallahu alaihi wasallam et ainsi de suite. Si je fais une khutbah comme ça juste 30 minutes je ne parle que de ça 40 minutes quel impact vous pensez ça va avoir sur les gens sur la masse des gens hmm? grand niveau de de laxisme ok mais hamdoulilah Il va y avoir certaines personnes qui vont bien comprendre ça. Que okay. certaines personnes vont dire ah OK. Alhamdulillah ça ça va m'encourager inshallah à faire encore plus de bonnes œuvres inshallah dinu une religion d'Allah Azza wa elle est facile Allah subhanahu wa ta'ala aime quand Qu'en fasse de notre mieux et Allah azza il faut, il va nous multiplier les bonnes œuvres et ainsi de suite mais pour le la majorité de de la masse des gens ça ne sera pas la même réaction c'est pour cela les ulama ils disent ici comme a dit عندما يخشى عليه يخشى عليه بظاهره donc la s'abstenir de mentionner de tels hadiths chez ou bien auprès des personnes qui pourraient mal les interpréter ça pourrait être parfois encouragé au même nécessaire. F'al ilmu alladhi la yukhbar bihi al'amma huwa al'ilmu alladhi la yadhurruhum jahluhu amma al'ilmu alladhi yanfa'uhum fi usul dinihim wa 'ibadatatihim wa Alors il nous dit si al'ilm la science le ilm que ne devrait pas mentionner au awam, au mas. le deuxième paramètre, ça c'est pas les paroles de Ibn Hadar, ça c'est les paroles de Sherir ici, donc on ajoute, ok, ce qu'on a dit tout à l'heure sur Ibn Hadar, il faut ajouter aussi un autre paramètre, c'est que tout ça bien sûr, dans le cadre de ce dont les gens n'ont pas besoin, ce qui n'est pas nécessaire pour les gens de connaître. Vous comprenez Ce qui n'est pas nécessaire pour les gens de connaître. Mais les choses qui sont nécessaires, il y a des choses que les gens, ils doivent connaître, ça fait partie de l'islam. Ça fait partie de l'islam. Là, on va pas dire, « Ah, lui, tu sais quoi Je pense qu il va mal prendre ça, si je vais lui dire. Il va mal comprendre. » Non, là, je dois lui dire, parce que ça fait partie de l'islam, c'est pertinent à cette personne, et je dois faire de mon mieux, Inch'Allah, de clarifier ça, pour que la personne, elle comprenne bien. Après ça, c'est son obligation à lui, quoi, de s'efforcer ici, de renouveler son yakin et de demander s'il n'a pas bien compris ou autre chose. Mais là, vous voyez la différence entre comme de nos jours, expliquer certaines parties de l'islam auxquelles plusieurs personnes ne sont pas habituées parce qu'ils ont grandi dans d'autres cultures. Donc, on va lui dire, non, Allah Azza il te dit, ça c'est haram dans l'islam. Beaucoup de personnes vont mal prendre ça au début, ok Mais il doit le connaître, même s'il va mal le prendre. On voit la différence entre ça, quelque chose de pratique, et entre, comme on a mentionné tout à l'heure, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur... Euh, la miséricorde dans l'azad et son pardon il y a au lorsque la personne n'en a pas besoin. Je peux le dire à quelqu'un qui est quoi en perte d'espoir, qui est en désespoir. Là, je peux lui dire des... parce qu'il dit moi j'ai fait trop d'erreurs dans ma vie ainsi suis-je. Je peux lui dire parce que ça va. Mais pour le commun de la masse, comme on l'a mentionné, qu'il le sache ou non, est-ce que ça va faire une différence Non, la miséricorde dans l'azad elle va être au même si toi tu le savais pas. Vous comprenez Ça, va pas, ça ne va rien changer que tu ne connaisses pas ce hadith en tant que tel. Vous avez une question Non. il y a plein d'exemples comme tout ce qui est relié à, à ça pourrait être des choses reliées à la vie de certains prophètes, aux miracles que Allah il a accordé à certains prophètes, ok, et qui ne sont pas nécessairement mentionnés dans le Coran. C'est mentionné dans dans un hadith et parfois le hadith n'est même pas dans Boukhari et dans le Muslim, ok, et que la personne sait pas que c'est pas que le miracle en tant que tel il est faux. La personne le contexte de vie de la personne fait en sorte que la personne la la aqluhu, la personne elle aura du mal à imaginer une telle chose OK surtout surtout je vais pas donner des exemples plus concrets mais surtout en ce qui a trait aux choses reliées aux coutumes parfois même ça dépasse les miracles OK les coutumes des choses par exemple je vous donne ici même comment est que sahaba ils vivaient dans dans leur culture Les okay, Sahaba ta'ala anhum, ils étaient des musulmans, mais ils avaient aussi quoi, des, des coutumes, des cultures dans dans la dans l'Arabie qui n'a rien à voir avec l'islam, des choses qui sont halal, mais c'est pas l'islam qui dit qu'il faut les faire, c'est leur leur culture. Tout comme nous avons une culture et chacun de nous, il a une certaine culture et dans d'autres pays, dans culture ici sur comment manger, comment se comporter ainsi de suite. Il y a des choses qui ne sont pas dans l'islam. C'est pas le Coran qui dit de le faire, c'est pas Hadith qui dit de le faire. Mais eux, ils vivaient comme ça et le prophète SAS, il vivait comme ça aussi parce qu'il vient de leur de leur quoi De leur même culture عليه الصلاه والسلام. Alors certaines choses qui faisait partie de la vie de Sahaba si je vais les dire de nos jours peut-être certaines personnes vont quoi être être choquées Il va penser que c'est du mal c'est pas mal c'est juste que c'est toi qui n'es pas habitué à à cela vous comprenez alors si ça fait pas partie de usuluddin des choses si ça n'a aucun impact sur la pratique de la parfois je parfois peut-être j'ai besoin de les mentionner de façon exceptionnelle comme quoi si lui Mohammad juste ici, il va faire la même chose que ce que un sahabi il a fait parce que lui il vient de l'arabie. Et là il va avoir des gens qui vont se retourner contre lui. Il va dire taqilla, qu'est-ce que tu fais Ça c'est pas comme ça, on fait pas comme ça et ainsi de suite. Là il va dire mais j'ai rien fait de mal, c'est halal ce que je fais. Là je pourrais être quoi Porté à à son secours, à sa défense et je vais dire ah vous savez il y a dans le hadith même les sahaba ils faisaient ce que lui il faisait. Vous comprenez Là il y a un besoin. Mais s'il y a pas de besoin pas besoin de de le mentionner au commun encore une fois au awam c'est pas parce que il y a une religion cachée non il y a rien il y a pas de ilm qui est caché dans dîn. celui qui veut approfondir sa science qu'il prenne les les euh, qu'il euh, qu'il euh, qu apprenne les osoul encore une fois les fondements de la religion d'Allah la wa après ça les livres sont là les livres de hadith de tafsir ainsi tout est public tout est open comme on dit vous comprenez mais encore une fois il y a des choses auxquelles Ça dépend de l'auditoire, mais il y a des choses qui pourraient être une fitna pour certaines, pour certaines personnes, ok À cause de la culture, à cause euh, parfois de la raison de la personne, ça va dépendre de la personne. Donc, si cette chose-là, ça ne fait pas partie du commun, des choses évidentes dans l'islam que tout le monde devrait connaître, et si la chose n'a pas d'impact pratique sur la personne, ça ne parle pas directement à la personne, je n'ai pas d'obligation ici de lui en parler, parfois c'est même découragé de parler à cette personne tout ça avec une noble cause c'est pas, pas par honte c'est pas on est gêné de mentionner ça non, la noble cause c'est quoi c'est que par miséricorde envers cette personne, je crains pour cette personne qu'elle rejette quelque chose qu Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé, quelque chose de l'hak, vous comprenez at atuhubuna ay yakadhab Allah wa rasuluhu kam ylisi Ali radi Allahu ta'ala anhu est-ce que vous aimez que les gens traitent de menteur Allah et son messager alayhi salatu wa salam wadih tayeb nagaso apri Ali ibn Abbas فَقَالَ مَا فَرَقُوا هَا أُولَا يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهُ وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ Ça, c'est une euh, narration qu'on va passer très rapidement, Inch'Allah Azza wa Jal, de Abdullah ibn Abbas. Il a vu un homme qui euh, qui était bousculé comme ça, qui a presque vibré, il a sursauté en quelque sorte. Lorsqu'il a entendu un hadith du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui parlait des cifades, de certains des attributs d'Allah, subhanahu wa стинкаран лидалик parce qu'il a trouvé ce hadith là étrange ok Ibn Abbas il est en train de citer des hadith du prophète l'un de ces hadith il contiene des attributs d'Allah il ne s'est pas mentionné lequel de ces attributs ici dans la narration mais un homme qui était présent a sursauté il était choqué alors Ibn Abbas anhu, il a dit ils sont bizarres ces gens là ما фараqu هа ула يَجِدُوا نَرِقَّةً عِنْدَ Ils trouvent une certaine douceur du cœur, certaine présence du cœur lorsqu'il y a des textes que eux ils comprennent. Wa yahliku mutashabihi » Mais dès qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qu'est-ce qui arrive? Ils périssent. Ça veut dire quoi? Ils vont presque quitter la religion d'Allah Subhanahu wa Taala. Donc encore une fois, il y a des gens qui ont un niveau de iman qui est faible, ok? Des gens qui ont un niveau de iman qui est faible et de ce fait, ils sont sensibles à certaines connaissances qui ne sont pas requises pour ces personnes-là. Et là, rahmatan bihim, tout comme il y avait dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle al-mu'allafatuqlubuhum, al-lafaqlubuhum, c'est les personnes qui sont quoi Qui sont frais dans l'islam ou bien les personnes qui ont un niveau de iman qui est faible. Qu'on veut les ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala doucement, doucement. Alors des personnes comme ça, on va pas les brusquer par des informations je vous donne exemple. si quelqu'un se convertit à l'islam quelqu'un maintenant il est avec nous ou bien il était à l'extérieur, vous lui parlez un peu du tawhid juste les fondements de base de l'islam juste les fondements de base de l'islam et là il va dire ah c'est beau cette religion, il dit, comment est-ce que je peux devenir musulman, on va lui dire euh, tel, se dit, Allah, ilaha illaha, Muhammad, Allah. et là c'est tout de suite tout de suite je vais dire assieds-toi Je vais te parler un peu de l'histoire, certains faits historiques importants que euh, un jour tu vas entendre parler de ça. Alors je vais te parler de ça. Alors j'aimerais te dire. Que quelques années après le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, l'un de ses meilleurs compagnons est le quatrième calife de l'islam. Il s'appelle Ali. Il avait un grand conflit avec l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'une de des meilleures des épouses du prophète, sallallahu sallam, qui s'appelle Aïcha. Et là, il y avait un conflit. Et là, il y avait quelqu'un d'autre compagnon qui s'appelle Talha. Et l'autre qui s'appelle Zubair. Et ils n'étaient pas d'accord, et ainsi de suite. Et il y a eu même une bataille de ce film. Quelle va être la réaction de cette personne Quelle va être sa réaction hmm? La moindre des choses, c'est qu'elle va être quoi Un peu bousculée. Est-ce que c'était nécessaire pour lui de connaître ça Est-ce que ça, ça fait partie de l'islam ou ça fait partie de l'histoire de l'islam Ça fait partie de l'histoire de l'islam. Comprenez, ça fait pas partie de l'islam. C'est pas dans la rigide de connaître quoi Sophie et qu'il y avait divergence parce que ça, c'est pas le temps de nubuwa il est terminé OK ce qu'on doit connaître sur les sahaba c'est ce que le prophète sallalahu alayhi wa sallam a mentionné il a parlé de Aisha et de ses mérites il a parlé de Ali et de ses mérites il a parlé de Talha et de ses mérites de Subayr de ses mérites et des compagnons en général de leurs mérites le Coran il a parlé de eux ça ça fait partie de ad-din l'autre ça fait partie de de l'histoire Okay. Parfois des conflits politiques à travers l'histoire de l'islam ou parfois des conflits personnels. Sahaba c'est des individus aussi, c'est des êtres humains, ils ont leurs problèmes personnels. Tout comme chacun d'entre nous il a ses propres problèmes quoi Personnels, vous comprenez Alors, Est-ce que vous aimiez que quelqu'un il va rejeter le message d'Allah et de son prophète sallallahu wa Pourquoi Pour rien Si c'est un message que tu dois connaître, oui, il y a des choses que tu dois connaître, que tu les aimes, que tu les aimes pas, je fais de mon mieux pour te les expliquer avec sagesse. Après ça, c'est ta responsabilité à toi de de quoi de travailler sur ton iman pour accepter le haqq. Mais il y a d'autres choses qui ne te regardent pas directement. Est-ce que c'est clair ici Pour ce qui est des noms et des attributs d'Allah Azzawaj. Taïb. Passons maintenant à euh, une autre section sur le fait d'attribuer les bienfaits à autre que Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa nous dit dans sourate an-nahl verset 83 ya'rifuna ni'mat Allah thumma yunkirunha Allah azza wa jalla parle de ceux qui connaissent et qui voient et qui témoignent de la ni'ma d'Allah Azza wa des bienfaits d'Allah Subhanahu wa Ta'ala mais qui vont les rejeter qui vont rejeter cette ni'ma par la suite ça veut dire au fond de leur cœur ils savent ils connaissent la ni'ma d'Allah Azza wa Jalla ils l'ont vue mais quoi ils vont la renier d'une façon ou d'une autre comme on va le voir بإذن الله سبحانه وتعالى in inkara ni'matillah binisbatiha ila ghayrihi كفر ولا يَكْمُلُ إِمَانُ الْعَبْدِ إِلَّا بِنِسْبَةِ نِعَمِ لِخَالِقِهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا Le fait de renier les ni'am, les, les bienfils d'Allah عز و جل, les attribuant à autres que Allah subhanahu wa ta'ala. La ni'ma elle vient d'Allah, comment on va la renier, par exemple, ça pourrait quelqu'un pourrait renier une ni'ma d'Allah on l'attribue à un autre Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est une forme de kufr comme on va le voir incha'Allah c'est pas toujours kufr akbar bien sûr mais c'est une forme de kufr et que le tawhid le vrai tawhid absolu le tawhid complet c'est lorsque la personne elle attribue toutes les niam à Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur et qui est al-mun'im subhanahu wa ta'ala alors Dans quel cas est-ce que attribuer est-ce qu'on comprend c'est quoi attribuer la ni'ma à autre corps là? C'est dire euh, c'est lui qui m'a protégé, c'est telle personne qui m'a protégé, c'est le médecin qui m'a guéri. OK, ça c'est quoi attribuer la ni'ma à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand est-ce que elle peut être Lissit peut quand est-ce que cela peut être shirk akbar quand est-ce que cela peut être shirkun akbar donc shirkun asghar donc premier cas de figure c'est shirkun akbar attribuer la ni'ma Allah subhanahu autre que Allah azza wa jalla c'est un shirkun akbar dans les deux cas suivants première chose اذا اعتقد ان هذه الاسباب هي التي اوجدت هذه النعمه c'est le fait de croire que c'est la cause en toktel rappelez-vous des asbab si on croit que c'est la cause qui a Créer la ni'ma encore une fois de façon indépendante d'Allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire si quelqu'un il dit c'est le médicament qui m'a guéri on va lui dire mais qu'est-ce que tu veux dire par le médicament qui t'a guéri et eh bien c'est le médicament qui peut guérir la guérison a été créée par le médicament sans aucune croyance ici de quoi de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est shirkul akbar, majeur. Parce que ça, c'est croire que le médicament, c'est un créateur. Avec Allah, subhanahu wa ta'ala, que le médicament, il a un certain pouvoir absolu, ne serait-ce que dans un certain domaine de la vie. Ou comme on a mentionné plus tôt, croire que la pluie, elle vient des On a parlé de l'istisqa bil Anwa, Plutôt dans cette série Donc les mouchriquines dans le temps Et même dans le jahili et ainsi de suite Ils avaient cette croyance là Qu'il y avait des Anwa, Des mouvements bien particuliers Des étoiles et des astres Des étoiles et des astres Que c'est cet astre qui a fait descendre la pluie hier Donc si la personne elle croit que C'est l'astre en tant que tel Qui a créé la pluie Qui l'a fait descendre Ça c'est un shirkun akbar On est d'accord là dessus Deuxième cas de figure aussi dans lequel C'est shirku akbar attribuer des C'est de fait d'attribuer la ni'ma à une cause invisible qui n'a aucun effet, qui n'a aucun pouvoir. Est-ce que Le mouvement des astres pourrait avoir un certain pouvoir. Est-ce qu'Allah Azza wa il a mis un certain pouvoir dans le mouvement des astres? Est-ce qu'Allah Azza wa a établi un certain pouvoir en tant que ça? Bien sûr, pas un pouvoir indépendant d'Allah Azza wa Dans le mouvement des astres. Il y a un pouvoir, celui des, des lois de la physique. Ok, on comprend que le mouvement astres, des astres, c'est quoi? C'est des... C'est des masses, c'est pas nécessairement les mêmes exactement les mêmes lois de la physique que nous avons sur cette terre, mais les étoiles qui bougent et ainsi de suite, ça peut, ça peut quoi Ça peut créer des des changements dans le monde des astres. C'est pas des changements faire descendre la pluie, comprends Lorsque euh, lorsque des euh, lorsqu'il y a l'éclipse qui arrive, est-ce que l'éclipse elle va avoir un impact ou non Un impact physique, est-ce qu'elle peut avoir un impact jalla, par la volonté d'Allah subhanahu wa taala? Est-ce qu'il va avoir une certaine baisse de température? Probablement, comprenez. On connaît pas Sir Laazawad, qui connaît tout, mais on connaît certains certains effets de la science, elle calcule. Mais malgré ce pouvoir que Laazawad il a créé, on n'attribue pas les néhama. À cet astre, sauf si Allah azawajal Il a dit, si c'était dans le Coran que l'astre, euh, l'astre, par exemple, c'est une cause de la descente de, de la pluie. Là, on va dire oui, l'astre c'est une cause de la descente de la pluie, mais c'est pas dans le Coran et c'est pas quelque chose de scientifique, c'est quelque chose qui fait partie de shirk. Et comme on a mentionné ici, النعمة, il a اعتقاد أنها أو جدتهدي s'il croit que c'est l'astre qui a fait descendre la pluie de sa pleine volonté, indépendamment de la volonté d'Allah Azawajalla, c'est shirkun akbar. Mais le deuxième cas de figure qu'on est en train de mentionner maintenant, c'est différent. إذا نسبا نعمة Si la personne, elle attribue la conséquence, l'événement, à une cause qui n'est pas une cause en réalité. Parce que c'est une cause invisible qui n'a aucun effet. Comme par exemple, là al-wali, si ce n'était si pas le saint, le wali tel, c'est quoi le wali C'est Sidi Fulan, ok Si ce n'était pas Sidi Abbas, si ce n'était pas Sidi Ahmed, si ce n'était pas Sidi, il n'y aurait pas eu telle chose. Et ceci dit, c'est quoi C'est un saint, un croyant, entre guillemets, qui est décédé, qui est mort. Est-ce que les morts ont un effet Est-ce que ceux qui sont dans leur tombe ont un effet Non. Donc, le fait d'attribuer des conséquences, des actions, des effets à des créatures d'Allah, qui n'ont aucun effet, en réalité, ça c'est quoi, Chirkun C'est un chèque qui est majeur. Remarquez ici que si ce Sidi Ahmed ou Sidi Abbas, s'il était vivant devant moi aujourd'hui, s'il était vivant devant moi aujourd'hui, et que je lui attribue quelque chose, une action, est-ce que ça pourrait être vrai ou non C'est Sidi Abbas qui m'a permis d'être dans cette salle. Parce que c'est lui qui a dit laissez-le laissez entrer. Est-ce que, cette, est -ce que cette si je crois que c'est lui par la volonté d'Allah Azawajal, qui n'a pas une volonté indépendante d'Allah Subhanahu wa Taala, c'est lui qui m'a laissé entrer dans la salle. Est-ce qu'il y a un problème avec cette, cette, cette, cette croyance hmm? Non, aucun problème. Il pourrait être le gardien de sécurité, il pourrait être le propriétaire de cette salle. ok est là par la volonté d'Allah Azawajal il m'a permis d'entrer dans la salle il m'a laissé entrer dans la salle donc là il y a pas de problème mais le même Sidi Abbas s'il si est mort, il est décédé il n'est pas présent ici et je dis c'est lui qui m'a permis d'être dans la salle Vous voyez ici la différence entre les deux cas dans le deuxième cas c'est Shirkun Akbar okay, Shirkun Akbar parce que c'est quelque chose qui n'a pas, on le comprend de par notre fitra, de par notre aql que un mort n'a pas d'effet Sur notre vie, Allah azza wa irada. il n'a plus de présence dans un dunya de un, il est dans l'akhira, il est dans le barzakh, dans un autre monde. Et de deux, le mort, quelqu'un qui est mort n'a plus de volonté. Allah azza wa lui a enlevé la volonté, la capacité d'agir. De ce fait, lui accorder cela, ça veut dire qu'on est en train de lui attribuer des, des attributs de divinité ici, de seigneurie ou bien de divinité. Donc, attribuer Un événement a une telle cause, c'est shirkun akbar. Tai. Deuxième situation, deuxième cas de figure. Donc là, on a parlé lorsque c'est shirkun akbar. Là, on va parler lorsque attribuer une négma autre que Allah azawajel, c'est shirkun asghar. Quand est-ce que c'est shirk mineur Ida nasaab al-negma ila sabb in daahir, lakinnahu le fait d'attribuer une négma à quelque chose de présent, quelque chose de visible, de concret, mais que Allah, n'a pas, quoi N'a pas légiféré. Ce n'est pas quelque chose de licite. On a mentionné plusieurs exemples avant cela, comme, pour l'exemple ici, des pendentifs qui ne contiennent pas de shirk en tant tel, ok Si quelqu'un, il, il porte un, un collier, et dit, c'est, ce collier-là, Il me protège bi Encore une fois, c'est pas qu'il a une force indépendante dans l'azad. Ce collier, il croit que porter ce collier, sabi idnillah, ça va me protéger. Pourquoi? Parce que mon grand-père il me l'a dit que si tu portes ce collier l'azad, il te protège. C'est quoi ce c'est quoi ce shirk ici? Mineur. Ok, parce qu'il ne croit pas que le collier, il n'a pas attribué au collier des attributs d'Allah Azzawajal. Il n'a pas attribué au collier la pleine puissance indépendante d'Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir protéger ou guérir ou autre chose. Ok, donc si quelqu'un dit j'ai été guéri par ce collier, là on va lui dire est-ce que c'est le collier lui-même qui te guérit lui-même Indépendamment d'Allah Allah Azza wa même si Allah Azza wa il veut pas, dire « dit non non. Starfu rula, Bien sûr, tout arrive par la volonté d'Allah Azza wa Mais ce collier, Inshallah, à chaque fois que je le je le porte, je suis malade, il me guérit. Hamdoullilah. On dit ça, c'est shirk quoi? Astre. C'est un shirk mineur. Donc toujours faire la différence entre celui qui attribue des pouvoirs indépendants d'Allah Azza wa Et des pouvoirs quoi qui dépendent d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa volonté de al qadar ces pouvoirs-là. Alors dans ce cas-là, on est dans le cadre de shirk mineur. Numéro 3, c'est shirkun lafziyyun, shirk verbal. Donc on a parlé du shirk majeur, shirk mineur et le verbal. Shirk verbal. إذَا نَسَبَ النِعْمَةَ إِلَى سَبَبٍ صَحِيحٍ ثَابِتٍ شَرْعًا أو حِسًا وَلَمْ يَنْسِبْهَا لِلَّهِ أَوْوَلًا C'est le fait d'attribuer le bienfait à autre que Allah subhanahu wa ta'ala et que cette attribution, elle a une raison d'être. Rappelons ici, petite révision, on en a parlé dans d'autres cours plus tôt dans cette série, Mais petite révision. Rappelons que ce qui a raison d'être, ce qui a accepté, c'est quoi C'est deux formes d'influence. Aleykoum salam wa rahmatullah. L'influence qui est valide. C'est quoi Soit l'influence par... Qui pourrait nous dire Quand on dit c'est influence, ça veut dire... Si je dis que cette cause a mené vers l'effet cette cause a mené vers la guérison j'ai été guéri par cette cause alors cette inf... ce lien là entre la cause et la guérison la conséquence c'est un lien d'influence ok on veut dire que cette cause elle a une influence sur le potentiel de guérison alors qui pourrait nous rappeler si l'influence elle est acceptable par quoi c'est quoi les les deux sources ici qui nous permettent de dire ok cette influence ok on peut on peut le dire barakallahoufiq donc c'est soit ce qu'on appelle de nos jours la science ok l'expérience quelque chose qui est matériellement prouvé bi'tadziliba soit bi'tadziliba par l'expérience ou bien encore une fois par des recherches dans un laboratoire ou autre chose on va dire quoi on est arrivé à la conclusion que cette cause cette pilule en particulier se produit autre chose, eh bien, il a un impact positif. Donc, soit l'expérience et la science, ce qui est matériel, et quoi aussi Deuxième. « Shara », la révélation au Coran et au Sunnah. « Ma zam il nous sert de guérison. Comment ce que c'est nécessairement prouvé par la science dans un laboratoire non mais c'est Allah Azza wa Jal qui nous nous a informé qui nous en a informé de ça à travers son prophète alayhi wa sallam donc ces deux formes d'influence là il y a pas de problème de parler de cette influence ولكن ça peut être du shirk al-lafzi du shirk verbal si on attribue ce bienfait cette ni'ma seulement à la cause et qu'on oublie de citer Allah subhanahu wa ta'ala J'étais très malade et je suis parti chez ce médecin, il m'a guéri. Très fréquent d'utiliser, bien d'entendre des personnes parler, parler comme ça. Ok J'étais très endetté, j'étais très pauvre, jusqu'à ce que j'ai rencontré cette personne. C'est lui qui m'a permis de, de trouver un emploi et de développer mon commerce et ainsi de suite. Est-ce que on est en train de rejeter ici la cause, l'influence, on, on ne la rejette pas. Par contre, ce qu'on rejette, comme on va voir bientôt les textes sur cela, ce qu'on rejette, c'est le fait d'avoir oublié, d'attribuer cette na'ama avant toi Allah subhanahu wa ta'ala. إذن هو شرك لفضي كَأَلِيَقُولَ لَوْلَا فُلَانٌ لَكَانَ Si ce n'était pas mon médecin, je serais mort aujourd'hui. Si ce n'était pas l'arrivée des pompiers, je serais mort aujourd'hui. Ok Et il pas Allah, subhanahuwa, « Ta'ala wa qad yakunu idha tanasa ta'ala huwa al-mun'imu al-mutafaddil. » Certains parfois, il faut référence à, euh, au mot kufr de ni'ma. Ok Kufr ni'ma, ça, c'est pas un kufr akbar. Il faut connaître ce kufr-là. Quand c'est le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou à propos des, des femmes, hadith du prophète, alayhi wa sallam, yakfurna, al Elles font le coffre que beaucoup de femmes. Elles font le coffre de ni'ma envers leur leur mari dans le hadith authentique du prophète wasallam. Ça c'est pas coffre akbar bien sûr. C'est pas le coffre qui fait la personne éternisée en enfer. Ça parle ici d'un coffre qui est coffre négmatin envers le mari. Mais plus grave que ça bien sûr, c'est coffre ni'ma envers Allah subhanahu wa taala. Donc si quelqu'un il oublie les négmes d'Allah azza wa et il attribue toujours les négmes aux, aux autres. Si ce n'était pas tel, je serai pauvre aujourd'hui. Si ce n'était pas tel, j'aurais rien eu. Si ce n'est pas tel, et oublie de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ça peut être, ou bien c'est une forme de kufr, de ni'ma. Quatrième cas de figure, attribuer une ni'ma autre qu'Allah azza wa elle est licite. Donc, dans le quatrième cas de figure, c'est lorsque c'est licite. Et ça, c'est dans deux exemples. Premier exemple, إِلَا نَسَبَ النِّعْمَةَ لِلَّهِ أَوَّلًا Donc là, on peut attribuer la ni'ma à Allah Azza wa premièrement, après ça, à la cause. Si ce n'était pas Allah, et puis ce médecin, je serais probablement mort aujourd'hui. Vous comprenez Si ce n'était pas que Allah Azza wa m'a sauvé, et que tel pompier est arrivé, Je serai mort dans le feu, par exemple. Ok, donc ça c'est quoi attribuer la ni'ma à Allah azawajja? Premièrement. Après ça à autre que Allah subhanahu wa taala? ça c'est il y a pas de problème. Aussi une autre une autre situation dans laquelle il n'y a pas de problème. Ida al Si l'intention c'est seulement d'informer de donner une information sans avoir ici ce ce sentiment de reconnaissance ok parce que lorsqu'on parle de la ni'ma ici en général on parle de avec un sentiment de reconnaissance encore une fois dès que je dis regarde écoutez bien ça si ce n'était pas tel médecin je serais probablement mort aujourd'hui est-ce que vous voyez déjà un sens de la reconnaissance de choc si ce n'était pas donc tout de suite on comprend de par le contexte donc ça il faut attribuer à wa Oden avant d'attribuer au médecin ou n'importe quelle autre cause. qu'il, si l'intention, ce n'est pas la reconnaissance, c'est seulement l'information, d'informer. Alors là, on peut attribuer seulement à Allah subhanahu wa ta'ala si on te dit d'où est-ce que tu as eu cet argent Là, qu'est-ce que tu dis C'est mon père qui me l'a donné. C'est mon héritage. C'est ma paie de hier. Là, tu n'es pas en train de... L'intention ici, c'est quoi Ce n'est pas la reconnaissance. On comprend. Là, quelqu'un te questionne sur l'argent. D'où est-ce que tu as eu cet argent Pour une raison ou pour une autre. Là, pour te défendre, pour informer la personne, pour mettre les choses au clair, tu dis, « Ah, ça c'est, ça, c'est mon héritage. » Ça c'est mon père, ça c'est mon frère qui m'a qui m'a prêté cet argent. Donc ça on n'a pas à dire c'est Allah Azza wa Jall qui me l'a donné. Après ça c'est mon père qui me l'a donné. Mais dès qu'on parle avec une certaine intention de reconnaissance ici de chokr de d'attribuer la ni'ma pour sorte ici de remercier ou autre chose, il faut toujours commencer par Allah Subhanahu wa Ta'ala avant les autres avant les autres euh, ou bien avant les créatures d'Allah Subhanahu wa Ta'ala ou les asbab. Oui. па е, laysa е, laysa wa on dit puis, thumma, laysa law la Allah wa Non, même ça c'est pas licite. OK, la nusawi ma Allah azza wa faut jamais égaler avec wa ta'ala. C'est пуи, thumma. Na. Pour reconnaître la ni'ma d'Allah pour remercier Аллах subhanahu wa ta'ala, arkanu shukr ni'matillah Il y a trois choses pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Première chose, at tahadduth biha dahiran. On parler, parler des ni'am d'Allah azza wa jal, comme Allah subhanahu wa ta'ala ildi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. On rappelle ici, je sais qu'on en a parlé dans d'autres probablement séances, walakin wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ce n'est pas le sens ici, ce n'est pas l'ostentation, que okay? ce n'est pas le show off. C'est pas de montrer tout ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné pour dire, regardez ce que moi j'ai, ainsi de suite. Ça, c'est clairement quelque chose de déconseillé, même parfois de défendu, d'interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle de, de parler de la ni'ma d'Allah Azza wa Jalla, en général, soit les ni'mes que les gens connaissent déjà. OK, y a personne. Regardez, regardez ici. Si tu étais malade, tu avais une maladie grave, après ça, Allah Azza wa Jalla, il t'a guéri, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, il t'a guéri. De un, les gens, probablement, dans ton entourage, ils vont savoir que tu as eu une maladie grave et que tu as été guéri. Deuxième chose, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va t'envier parce que tu as été guéri? Sauf un ennemi, mais quelqu'un de normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être jaloux parce que tu étais malade et tu tu as été guéri? C'est rare. ok Il faut vraiment avoir un cœur de presque un sha pour pour être jaloux de quelqu'un qui était extrêmement malade et qui a été guéri ok donc être malade puis être guéri par la suite c'est pas comme acheter une nouvelle auto de luxe c'est pas comme euh, gagner un héritage recevoir un héritage de 1 million de dollars en s'entend sur ça ok donc dire aux gens je suis guéri maintenant de ma maladie Ça, ça rentre dans « وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ حَمْدُ لِلَّهِ okay? Mais, encore une fois, tu as reçu un million dollars comme héritage. Je pas dire à tout le monde « حَمْدُ لِلَّهِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ بِفَضْلِ اللَّهِ J'ai reçu un million dollars comme héritage. » C'est pas comme ça qu'on va exprimer cette « نِعْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ On parle des noms d'Allah zauddel sans pour autant faire du show off ou autre chose et ça peut être aussi parler de la niaam d'Allah zauddel en général juste le simple fait de toujours dire al nahnu fi khair wa 'afiyah bi rahmatillahi subhanahu wa taala ça c'est ça c'est suffisant tu parles de la niaam d'Allah subhanahu wa taala tu parles de niaam de l'Islam ok niaam de la guidée du prophète sallallahu alaihi wasallam et ainsi de suite donc ça c'est la première composante ici de la reconnaissance c'est au bien de, euh, de euh, de de choc de, de remerciement remercier Allah subhanahu wa ta'ala c'est d'en parler de tadduth biha deuxième chose al'tiraf biha batinan c'est de la reconnaître reconnaître la ni'ma d'Allah azza wa jall au fond de nous-mêmes c'est pas seulement avec la parole et ça c'est al yaqin Allah ça signifie le fait d'être d'avoir la certitude que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala être conscient de cela que tout le bien que nous avons il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et la troisième composante la troisième dimension sarfuha fi ta'ati Allah utiliser la ni'ma d'Allah azza wa dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est clair oui Comme on a mentionné, c'est c'est un juste équilibre. Ok, à chaque fois qu'on a un doute, j'ai un doute. Toujours ne pas dire trop, c'est mieux que dire plus. Ok, toujours ici se s'abstenir. Toujours dans le kalam ici, dans les paroles, toujours s'abstenir de trop parler. Donc, est-ce que Ad din me demande de divulguer toutes les neram que j'ai C'est ça la question que on se pose. Est-ce que l'islam m'oblige de divulguer Tous les bienfaits que j'ai. Non, aucunement. Ok, il y a aucun texte dans dîn. Il y a aucun texte détaillé précis qui me demande ici de déclarer aux gens toutes les nîrâm que Allah azawajalla m'a donné. Que à chaque fois que j'ai une ni'ma, je dois la déclarer. Vous comprenez Tout ce qu'on a ici, c'est des ummûmats, des textes généraux ici qui nous disent quoi. Wa amma bi ni'mati Rabbika. فَحَدِّثْ Parle des ni'mes d'Allah Azza wa Jalla. Donc, à la règle, on s'abstient de parler de ce qu'on a aux autres. Ça, c'est la règle. Ça, il peut avoir exception, comme on l'a mentionné. Quelqu'un, on le sait que tu as eu un accident et que, hamdullah rien qui t'est arrivé. Comme ils disent, tu as été sauvé par un miracle. Tu as été sauvé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Des gens le savent. Et comme on l'a dit, probablement, il a personne qui va t'envier parce que tu es ressorti, quoi Vivant d'un accident grave, sauf un ennemi, Adouwulaka, qui souhaitait ta mort. Mais le commun des gens, il y a personne qui arrive à t'envier parce que tu n'es pas mort dans l'accident. C'est une amakorlazodil, il t'a sauvé. Vous comprenez C'est pas le genre de chose que les gens ils vont t'envier pour cela, ils vont être jaloux pour ça. Donc ça, oui, on peut parler, on peut dire Hamdulillah binatilah. Hier, j'ai été sauvé. Ou bien parler des nihamdallazodil en général. Hamdulillah, fi wa ni'ma. À part ça comme on a dit, s'abstenir de parler des détails de ce que Allah nous a, nous a accordé et ça ce n'est aucunement contraire à ce que Allah Azzawajal, il aime subhanahu wa ta'ala excusez-moi même dans ad-din, même dans ad-din, hamdoulilah ad din encore une fois on exprime de façon quoi générale, ça veut dire général c'est ce qui est ouvert à tout hamdullah pour ni'ma du Alhamdullah pour ni'ma du prophète sallalahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un veut prendre cette ni'ma, elle est quoi Elle est ouverte à tout le monde. Elle n'est pas exclusive à quelqu'un. Tu veux suivre le prophète sallalahu alayhi wa sallam, bismillah, va le suivre, OK Donc ça c'est la première chose. Ou la ni'ma en général, kel hamdullah ala ni'matil hidayah. Alhamdulillah que Allah il m'a jalla ilma Alhamdulillah que Allah 'azza wa jalla ilma kufr. Alhamdulillah avant ça je faisais des choses qui n'étaient pas bonnes. Alhamdulillah ilma m'a guidé, il m'a préservé subhanaou taala Mais je j'ai pas à dire à tout le monde alhamdulillah j'ai mon... j'ai fait trois chatm de corps un ce mois. Alhamdulillah je fais mes adkars à chaque matin Alhamdulillah parce que de 1 il y a des gens qu fois il y a le Hasad et de deux aussi on a parlé de ri avant cela l'ostentation que ça peut être une forme de chique qui peut quoi abolir? les bonnes oeuvres qui peut abolir la récompense des bonnes oeuvres et les effacer comme on l'a couvert lors de la dernière séance ou celle juste avant comme on a dit ça c'est dans surat euh, ayah numéro 83 donc سوره النحل سوره ليزابي تخت علماء il appelle la sourate des ni'am parce qu'elle parle des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans cette sourate Allah azza wa il dit dans la ayah 53 wa ma bikum min ni'mah fa min Allah que toutes les ni'am que vous avez bien il vient d'Allah azza wa jalla quelques ayats plus tard Allah Que les gens en général y'عرفuna ils sont conscients ils le savent que la ni'ma vient d'Allah mais quoi mais illa rughat et la plupart sont des kafirines qui ne sont pas reconnaissants envers Allah Subhanahu wa Ta'ala Mujahid ibn Jabr rahmatullahi ta'ala donc Mujahid c'est l'un des savants de at-Tabi'in Comment ce qu'il a expliqué cet ayah? Comment ce qu'il l'a interprété? Il a dit qawlu raduli, hada ma, hada ma an abai. Ça, ce qu'on appelle ici tafsir c'est expliquer, inverser une ayah par un exemple, par un cas de figure. Okay? Ce n'est pas que la ayah ne signifie que cela. Non, c'est pour donner un exemple, illustrer le sens de la ayah par une situation. Ça, c'est très commun dans Les livres et les paroles de al mufassirin donc mujahid rahimahoullahi il dit يعرفون نعمه الله ثم c'est le fait par exemple que quelqu'un que quelqu il dit ça c'est mon argent que j'ai eu de mon père et de mes ancêtres c'est mon argent on a dit tout à l'heure que est-ce que ça peut être licite ici Est-ce que ça peut être licite de parler comme ça Ça c'est mon argent qui vient de mes ancêtres. Oui, mais encore une fois, ça c'est si l'intention c'est al si c'est d'informer pour une raison, ou pour une autre. Un juge te fait venir, il te dit tel voisin, il dit que ça c'est pas ta maison. D'où est-ce que tu as cette maison Toi, pour justifier, tu vas dire quoi Ça, c'est la maison de, mes, de, de mon grand-père. C'est mon grand-père qui m'a laissé cette maison. Ça, c'est quoi L'intention ici, c'est quoi D'expliquer, d'informer. C'est tout. Mettre les choses au clair. Donc, ça, ce n'est pas une forme de confort de ni'ma. Mais dès qu'on rentre ici de... à attribuer la ni'ma au sabab, ça, c'est... Mon argent que j'ai gagné avec mon effort, j'ai travaillé dur pour avoir cet argent. Ça c'est mon argent que mon père a travaillé très dur pour me le laisser. Je remercie mon père, il pensait à moi, il a beaucoup sacrifié pour moi. Et moi j'oublie de quoi d'attribuer la ni'ma avant toi Allah subhanahu wa ta'ala donc là c'est forme de koufr de ni'ma bien sûr c'est ce pas si c'est pas shirk akbar mais c'est koufr ou ça peut être un shirk verbal ici shirkun lafziyun, parce que a oublié de quoi de parler Allah wa ta'ala toujours on attribue avant tout la ni'ma, Allah azza wa on dit ça c'est hamdullah ça c'est une richesse que Allah azza wa jall, il m'a accordé à travers l'héritage que j'ai eu de de mes ancêtres, de mon grand-père ou autre chose, mais on attribue la ni'ma principalement à Allah subhanahu wa ta'ala Aoun ibn Abdillah, un autre savant, il a aussi expliqué cette aya il a fait le tafsir de cette aya par un autre exemple, il dit Yaquluna law la lam yakun kada il dit c'est le fait qu'ils disent si ce n'était pas tel, tel ne serait pas arrivé comme on a dit tout à l'heure Là où là, si ce n'était pas le pompier, si ce n'était pas le médecin, je ne serais pas guéri aujourd'hui. Alors ça, c'est une forme de kufr de ni'ma. Renier la ni'ma d'Allah Azzawajal, ce c'est pas kufr akbar nécessairement. Sauf si la personne, comme on l'a dit, elle croit que la cause, indépendamment d'Allah Azzawajal, que c'est le médecin qui a le plein pouvoir sur la guérison ou non. Alors là, c'est kufrun akbar, shirkun akbar. Mais si la personne, elle croit que le médecin, c'est quelqu'un qui étudie des sciences, À, à des, qui lui indique en quelque sorte des, des règles, des lois de cet univers que Lars il a créé. Que le médecin tout ce qu'il fait c'est de bien travailler pour que moi je sois guéri mais que la personne elle a oublié de citer Lars Ça c'est quoi Une forme de coffre de ni'ma, C'est contraire à Kamal ou tawhid, ou tawhid le plus complet et le plus et le plus clair. Ibn un autre alim aussi. Il explique cet ayat par un autre exemple il dit ça c'est bien sûr la pire forme, ça c'est kofrun akbar, ça c'est shirkun akbar c'est ce que les ils disaient ils disaient les mouchriquins quoi que ah, telle chose qui nous est arrivée la pluie hier le beau temps hier c'était par quoi par l'intercession de nos divinités on est tous d'accord que là c'est quoi Donc ça dépend des paroles de la personne, ça dépend aussi de l'intention et des croyances de de la personne. Quels sont les conséquences de kufru ni'ma De kufru ni'ma, bien sûr c'est interdit, kufru ni'ma c'est interdit, c'est haram. Donc de un, c'est tout comme n'importe quel haram, les conséquences sont dans akhirah au prix Deuxième chose aussi, tout comme pour n'importe quelle désobéissance, c'est quoi c'est comme on dit une descente vers l'enfer donc aujourd'hui kufr de ni'ma demain kufr un et prochaine fois ça va être quoi kufr un akbar parce que c'est un symptôme que la personne elle n'est pas consciente pleinement d'Allah azzah et d'une faiblesse de son tawhid clair? donc ça ouvre la porte à autre chose Na fikom baraka. Toujours ce que a Panissi les ulamas, ils lisent, que les péchés mène vers le kufr, c'est un chemin vers le kufr. La même chose ici pour ça veut dire les péchés mineurs mène vers les péchés majeurs. Les péchés majeurs mène vers la bid'a et la bid'a vers vers quoi? Le kufr qu'il soit mineur ou bien majeur. Et pour shirk la même chose, shirk verbal mène vers le shirk mineur, shirk mineur peut mener vers shirkun. Akbar, vers le shirk majeur. Donc ici, c'est une question de, de développement si la personne, bien sûr, elle ne se ressaisit pas, elle fait pas de vers Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, on a mentionné aussi le hadith du prophète, alayhi salam, un peu plus tôt, on va pas le mentionner maintenant, on va pas le, re, le redire. Hadith sur les anwa asbaha euh, min, min ibadih mu'minun bi wa kafirun que parmi mes serviteurs, il y a quelqu'un qui est moumine et il y a quelqu'un qui est kafir ce matin. Dans le hadith Qudsi du prophète, alayhi wassalam, qui nous parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où le prophète s'arrête le matin, il y avait quoi Il y avait la nuit. Euh, okay. Il y avait la pluie. La pluie, il y avait la nuit. Donc, le lendemain, il y a des gens qui ont dit « Alhamdulillah, adhabi » Ça, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Et d'autres qui ont dit «La pluie, elle vient de quoi De telle et de telle astre. » Que ça, c'est une forme. Écoutez ça, il dit ici «Qala ba'du salaf, certains des ancêtres, il dit, encore une fois, des exemples. Tout ça, c'est des exemples, ok «D'attribuer la na'ma autre que Allah Azza wa Jal. » «Qa qawlihim... » كَانَ تِرْيحُ طَيِّبًا وَالْمَلَّحُ حَاذِقًا Dites-moi à quoi ça vous fait penser, ok Ils disent ici d'autres formes de kufuran, de ni'ma, c'est lorsqu'ils disent, ça c'est les personnes qui traversent la mer, ils étaient sur un navire, sur un bateau ou autre chose. Et ils ont eu, hamdulillah un bon voyage. Voyage euh, safe, comme on dit, ils sont arrivés, alhamdulillah, en santé. Et euh, et, et en bien. Ils ont dit quoi كَانَ تِرْيحُ طَيِّبًا Le vent était bien hier, lors de notre traverser وَالْمَلَّحُ حَاذِقًا الْمَلَّحُ le navigateur, le capitaine à bord. C'était quoi C'était un expert. Il savait bien comment gérer la chose, comment traverser les eaux. Alors, la même chose ici. Les ulama, ils disent ça, ça fait partie de Kufru quoi Kufru al-Ni'ma parce qu'ils ont oublié de dire Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla nous a protégé. Allah Azza wa Jalla parle beaucoup de ça fait القران الكريم ينجيكم في ظلمات البر والبحر سي الله عز وجل كيوسف سبحانه وتعالى sur la mer et sur les eaux de de l'océan طيب ولو شاء الرب تعالى لسلبه سببيته فلم يكن سببا اصلا سي الله عز وجل il voulait il aurait enlevé le conséquence de la, la la la la caractéristique de causalité dans ce cas et ni le navigateur ne t'aurait protégé ni les vents ne t'auraient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 Il faut juste que l'expression elle soit évidente dans le fait que tu attribues cette ni'ma principalement à Allah Azza wa Jall avant toute autre chose. Dès qu'on oublie Allah ou bien nousawwi billah Azza wa Jall en équivalent on euh, équivaut avec Allah Subhanahu wa Ta'ala autre que lui Subhanahu wa Ta'ala, c'est une forme ici de kufra an ni'ma ou bien de shirk لفظي, shirk dans euh, l'expression, dans un euh, shirk verbal. Oui. Oui. La même chose ici. Lorsqu'on parle des saisons, des températures, ok, de l'état de l'atmosphère, ainsi de suite. Alors là, si on en parle avec l'intention seulement d'informer. De dire aujourd'hui, il fait très chaud. Aujourd'hui, il dit, il fait très froid. Ok on n'a pas d'appréciation nécessairement. Alors là, c'est juste quoi une information C'est une donnée qu'on partage. Mais dès qu'on commence à parler de reconnaissance, là, c'est toujours important de citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, il fait très bien aujourd'hui. Ok Alhamdulillah, la pluie qui était là hier alhamdoulillah ça a beaucoup aidé ma terre par exemple OK j'avais un projet ici de de de mettre des de planter des arbres ou autre chose alhamdoulillah la pluie donc toujours se rappeler du nom d'allah azawad Ah quand on va parler de ça juste juste plus tard inchallah le contraire OK ça va venir très bientôt inchallah azawad طيب mais quand on parle du navigateur ici de le qu'est-ce que ça ça vous rappelle Qu'est-ce que ça vous rappelle Parler du navigateur, des vents. Qu'est-ce que cela vous rappelle Pour qu'on soit toujours pertinent. Les gens, <coughs> les gens qui voyagent à bord d'un avion et que juste après l'atterrissage, ils commencent à applaudir le capitaine, ok, pour remercier. « Quel capitaine, bon job, good job, bon travail. » Ok, ça c'est quoi Ça c'est « kufru ni'matin okay? ». Parce que lorsqu'ils étaient dans les airs, si quelque chose de mal serait arrivé, ils ne seraient pas allés voir le capitaine. là Tous ils vont commencer à faire du'a, ils vont commencer à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dès que tout va bien, alhamdoulilah, dès qu'ils atterrissent, là ils disent on avait un très bon capitaine à bord. Okay? C'est quelqu'un, c'est un expert, il a su comment bien atterrir, on va l'applaudir. On va pas dire alhamdoulilah, on va pas dire merci Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, Akhir. Dans le même contexte, mais tant la compagnie en tant qu'aérienne, elle pas de problème ça y a aucun problème ok reconnaître l'expertise ou l'effort de quelqu'un ça c'est pas un problème parce qu'encore une fois ça c'est alam oui. ul asbab le monde des causes mais on ne doit pas oublier avant tout Allah subhanahu wa taala voilà donc il n'y a, a pas de problème reconnaître les gens ça fait partie de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est dans le hadith du prophète il n'y a pas de problème en le fait de reconnaître l'effort des gens, le bienfait des gens quelqu'un te fait du bien, tu le remercies tu reconnais son effort, il y a aucun problème le seul truc c'est que tu dois remercier, reconnaître Allah azza wa avant tout une fois qu'on fait cela il y a aucun problème après ça tant que bien sûr ici comme on a dit le, la cause elle est quoi là aussi un caractère logique pas à remercier le collier qui t'a protégé je remercie Allah puis le collier qui m'a protégé ça c'est shirk asghar passons à la prochaine section maintenant qui nous parle beaucoup de shirk verbal des formes de shirk verbal euh, shirk ou shirk al -lafdi. Donc on passe à la prochaine section maintenant qui traite surtout de ce qu'on appelle le shirk lafzi, ça veut dire le shirk verbal et ça, ça fait partie d'un domaine plus général dans la religion d'Allah Azawadel qui s'appelle les ulama ils appellent ça le domaine de al-manahi al ça veut dire les expressions, les formules verbales qui sont proscrites dans la religion d'Allah soit qu'ils sont déconseillés ou bien qu'ils sont complètement quoi interdites. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paroles les ulama ils ont écrit, même des ulama ils ont écrit des, des livres complets sur cela, c'est pas nécessaire de connaître toutes les paroles qui sont interdites, mais ce qui est nécessaire c'est de comprendre la logique, pourquoi est-ce qu'elles sont interdites et ça va nous permettre de faire d'y comparer, parce que la plupart de ces paroles-là ne sont pas interdites par elles-mêmes elles sont interdites par L'idée en tant que telle, comme on a dit tout à l'heure, le fait de dire « Si ce n'était pas tel, je n'aurais pas eu telle chose. »« Si ce n'était si pas Allah et telle personne. » Alors qu'il faut dire quoi ?« Si ce n'était pas Allah et puis telle personne. »« Thumma telle personne. » Donc ça, c'est le domaine de « Al-Malahi Al-Lafdiya » des expressions verbales. Et bien sûr, les expressions verbales qui sont proscrites Ne le sent pas toute à cause d'une question reliée au shirk, ok Donc, dans les livres de Adam, les livres de Adam plutôt de akhlaq, du comportement Adam ou shar'iyya, ça parle beaucoup des expressions proscrites pour d'autres raisons qui n'ont pas nécessairement euh, Qui ne sont pas nécessairement reliés, c'est la question de Sheikh ou bien de al-tawhid », mais c'est parce que, par exemple, pour ne pas euh, utiliser les mêmes expressions que les que les fassiqin, ou bien que les koufar ou bien que les mounafirines par exemple, ou bien parfois euh, du, dans le domaine des noms, des prénoms plutôt. On connaît qu'il y a des prénoms que le prophète صلى alayhi wa sallam, il a changé lors de sa vie, lors de son vécu à La Mecque. Il a changé le, le quoi, le prénom de certaines, de certaines personnes. Pourquoi Parce qu'il y avait un certain caractère négatif au prénom en tant que tel. Mais dans le cadre de cette série-là, on parle plus particulièrement les expressions proscrites qui sont reliées quoi à tawhid ou à, son contraire, ça veut dire, à al-shirk. Et juste pour vous dire maintenant, ce qui nous reste de ce livre-là, ce qui nous reste de cette série, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide que ce qu'on a déjà, quoi Parce que maintenant il va avoir beaucoup de choses, ce n'est pas des choses nouvelles, c'est plus les hadiths ou les textes qui sont nouveaux, mais ça revient au même principe qu'on a déjà établi auparavant. Donc si on a bien compris c'est quoi l'idée de la différence entre shirk majeur, shirk mineur, différentes formes de kofre et de shirk, ainsi que c'est quoi le tawhid, bien sûr avant cela, ce qui va venir après, ça va être beaucoup plus fluide et on pourra probablement avancer un peu plus rapidement que ce qu'on faisait auparavant, oui. Uh, il y a kufr ni'ma et il y a shirk verbal c'est ça les deux choses qu'on a mentionné le kufr de ni'ma c'est le fait d'oublier la ni'ma d'Allah Azza wa c'est pas nécessairement en faisant du shirk vous comprenez le fait, comme on a dit de dire mais Allah Azza wa il a donné à telle personne telle chose mais Allah il m'a donné à moi quoi exactement Pourquoi est-ce que j'ai pas eu cette chose moi aussi C'est une forme de kufr, de ni'ma. On la ni'ma d'Allah Azzaud. Shirk, c'est lorsqu'on associe à Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit, si ce n'était pas le médecin, je serais probablement mort. Vous comprenez Donc, faut faire la distinction. Bien sûr, entre les deux, comme on dit, wa il y a des zones communes entre les deux parfois. Ok, okay. Euh, Donc, Commençons à parler à Subhanahu Wa Taala à certaines expressions proscrites, certaines formes de shirk verbal. Plus particulièrement, on va parler de al bi juré par autre que Allah Subhanahu Wa Taala, On a parlé de ça un peu et ça va revenir plus tard. al attribuer des bienfaits à autre que Allah l'association dans la volonté tashdidikou filmashiya. Si lui il veut. Si mon, si mon père veut, eh bien, on va faire ça demain. Si mon boss voudra, je serai là avec toi demain. Ok, Donc, dans la volonté. Tout comme on a parlé des bienfaits, il y a aussi dans la volonté. On dit bien sûr toujours quoi? Incha'Allah. Si Allah, il... Le veut subhanahu wa taala. Mais qu'est-ce qui arrive si une personne, elle cite autre que Allah azawajalla dans ici la volonté, dans al-mashiyab, attacherikoufi listi'ad, isti'adah isti c'est la demande de protection. Tout ça, on va le, on va le, euh, on va le, le couvrir. Bien n'ayez subhanahu wa taala. Allah azawajalla lui dit dans la sourate al-Baqarah, al ayat numéro 22, يا ايها أو يقول سبحانه وتعالى لا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون نسوسيفا الله سبحانه وتعالى دي انداد لانداد que on n'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala d'autres zassocier subhanahu wa ta'ala première grande sourate après sourate al-fatiha c'est la première sourate du Al Coran al-Karim dona aya juste avant Allah azza wa jalla dit votre Et qui a créé ceux avant vous. Donc ça c'est l'ayat numéro 21 de sourate al-Baqarah. Les uléma ils disent ça c'est le premier ordre dans le Coran. C'est quoi le premier ordre dans le Coran dans le Mus'haf Non pas dans pas selon la révélation chronologique. Selon le selon le classement du Mus'haf. C'est si on ouvre sourate -Fat fatihah commence à lire. C'est quoi le premier ordre qu'on va croiser? C'est cet ordre là ma sura al baqara verset 21 a'budu rabbakum c'est quoi le premier nahi rappelant le nahi c'est le fait de c'est le contraire de l'ordre OK c'est lorsqu'on est défendu de faire une chose ne fais pas ça c'est un nahi le premier nahi qu'on trouve dans le mushaf c'est la aya juste après qui est quoi la taj'alu lillahi andada n'associez pas de partenaire avec Allah subhanahu wa وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَوَّلُوا الْآيَةِ Et le début de la ayah, ça parle de quoi Ça parle des ni'am d'Allah عز و Donc, le début de la ayah 22, toujours, on rappelle, on n'a pas, bien sûr, le temps, comme on dit, de toujours aller couvrir toutes les ayahs dans le cadre de cette série. Mais vous avez les références, et c'est toujours conseillé, en révisant le cours, d'ouvrir le Mus'haf, un livre de tafsir simplifié, ou même la traduction du Qur'an, et d'analyser par vous-même les ayahs. Elles parlent de quoi pour ان شاء الله عز وجل mieux assimiler encore une fois le sens du Coran al-Karim donc le début de l'aya Allah عز وجل il dit ça parle des d'Allah sur la terre dans les cieux, ainsi que les fruits que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait sortir après ça ça dit n'associez pas de partenaire avec Allah ça veut dire Ici, plus particulièrement ce qui a très haut néam que Allah subhanahu wa taala nous a accordé euh, on a ici le asar de ibn abbas radhiyallahu taala anhuman nassar de ibn abbas qui a une bonne chaîne de narration. sana'ahu jayd qu'est-ce qu'il dit il dit al andad c'est quoi les andad comme on a dit andad c'est le mot qui est utilisé dans cette ayat de sourate al baqarah c'est les associés ok andad le singulier c'est nidun nidun andad kreisi ned pluriel c'est andad donc il dit ibn abbas ta'ala landad c'est le shirk alors il dit ash-shirk akha il dit le shirk parfois peut être plus discret que le mouvement d'une fourmi sur une pierre noire au milieu de l'obscurité de la nuit. Allez trouver ça. Une fourmi, il se déplace sur une pierre noire au milieu de l'obscurité de la nuit. Alors il dit que parfois le shirq est plus discret que cela. Ça veut dire il faut faire attention. Il dit wa huwa c'est comme le fait de dire wa fulan. Par Allah, par ta vie à toi ça c'est juré par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. OK donc ça c'est une forme de de shirk ici quoi Quelle forme de shirk Verbal, que shirk al-lafzi. Et tu dis "Loula kuleibata la atana al Si ce n'était pas le chien de mon voisin, les voleurs seraient entrés chez moi." OK donc ça c'est quoi Forme de... De shirk, encore une fois, verbal on a oublié de citer Allah, subhanahu wa ta'ala. Si ce n'était pas mon chien, les voleurs seraient ici, seraient entrés dans ma maison. وَقَوْلُ رَدُ لِلِصَاحِبِهِ Et quelqu'un qui dit à son ami, مَا شَاءَ Ce que Allah il veut, ce que tu veux. Si Allah et toi vous voulez, ça va arriver. Vous comprenez, ça c'est une forme de shirk, quoi verbal ça veut dire la personne au fond de elle-même probablement qu'elle ne croit pas que lui il est égal à Allah azza wa jall mais dans son expression il a donné l'apparence que cette créature elle est égale à Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah ham dalik wa qawl ar-rajul law la Allah wa fulan est quelqu'un qui dit si ce n'était pas Allah et telle personne alors il dit ibn Abbas ne t'ajal فيها fulanan هذا كله به شرك oublie fulan ne mets pas fulan fulan c'est tel OK ce qu'on a dit ce qu'on dit en français euh, on va écrire fulan dans la langue arabe fulan c'est pour un homme x. fulanah c'est pour une femme Vous comprenez un homme une femme on ne connaît pas peu importe fulan un fulanah donc fulan c'est tel t e l ou bien t e l l e pour pour une femme alors il dit ici, لا تجعل فيها فلانا non mais pas telle personne فهذا كله به شرك tu sais de forme de shirk comme il dit ibn Abbas radi Allahu ta'ala an huma ana aussi le, euh, le hadith de Umar ibn al-Khattab que le prophète alayhi salatu wasallam il a dit ça c'est hadith authentifié par ibn Hibban al-Albani ainsi que d'autres il dit le prophète sallallahu alayhi wasallam Juré, Celui qui jure par autre que Allah Azza wa alors il a fait quoi Le kufr ou le shirk. Kafara, il a fait kufr ou il a fait shirk. Les ulamas, ils disent hadashakun minarrawi, ça c'est un doute du narrateur. Que le narrateur, il y a l'un des narrateurs, il n'est pas certain que le prophète soit il a dit kafara ou bien il a dit quoi Ashraka. Mais ça revient au même sens. Et ici, Ibn Uthaymin, il dit le sens le plus évident, c'est « ashraqah ». Probablement, Wallahu ta'ala, « a'lam ». Donc ici, « Man halafa »« celui qui jure par autre que Allah, subhanahu wa ta'ala, yashmalu kulla mahloufin bihi siwallah ». Ça veut dire tout ce qui est autre que Allah, azza wa jall. Et l'interdit ici n'inclut pas Allah, azza wa jall, ou ses noms, ou ses attributs. Le sens du hadith, bien sûr, c'est pas « il faut jurer seulement par le nom Allah ». Parce okay, je peux jurer par quoi Les noms d'Allah Azza wa Jalla. N'importe quel des noms. Je peux jurer par l'aziz, par Al-Qawi, par Al-Matin, par Ar-Rahim. Al Et je peux jurer aussi par n'importe lequel des attributs d'Allah Azza wa Jalla. Sifatullah Subhana wa Huwa Ta'ala. Wa 'izzat Allah par la 'izzat d'Allah. Par la vie d'Allah Azza wa Jalla. Certainement Dans certains pays arabes, ils ont beaucoup cette expression wahyat Allah par la vie d'Allah. OK, ça c'est pas interdit, c'est jurer par l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est euh, ça revient à jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mot ici qui est utilisé dans le hadith du prophète c'est man halafa. OK, halif, le mot jurer, faire un serment dans la langue arabe Il y a plusieurs mots qui sont utilisés. OK? Parfois c'est le yamin, on parlait de kafarat al-yamin, donc yamin. Parfois c'est al-qasam, uqsimu, yuqsimu, qasam, yuqsimu. Fala uqsimu bi yawm al-qiyamah ou la uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la uqsimu bi hadha al-balad. Allah azza wa jalla utilise ça et aussi il y a quoi? Yahlifo, halif. Donc tout ça, c'est des mots qui ont le même sens général dans la langue arabe. C'est le serment, bien sûr. Il y a toujours des petites, des petites euh, différences, de, euh, des petits détails qui peut être, qui peuvent être différents dans la langue arabe, mais ça, ça ne nous regarde pas dans ce contexte. Vous aviez question C'est pas nécessairement une bonne chose de jurer. De trop jurer, ce n'est pas une bonne chose. Ok, donc de trop jurer, ça veut dire le nom d'Allah Azza on doit le vénérer. Nous avons dit Allah subhanahu wa taala. Il faut pas trop jurer. On parle ici de jurer qui est jurer ce qu'on appelle comme Allah subhanahu wa taala. Il dit il wa euh, al ça veut dire jurer en tant que serment avec l'intention de jurer ok jurer avec l'intention de jurer pour mettre de l'emphase lid ça ce n'est pas bien de l'utiliser à tort et à et à travers ça doit être seulement pour une chose importante ou bien le juge parfois le juge il a le droit de en islam de l'islam de nous obliger il réclame qu'on jure qu'on qu va qu'on va jurer par l'arzud ça n'a pas de mal mais si on parle de la wuliamin Ça veut dire les choses que les gens sont habitués de dire wallahi oh c'était subhanallah c'était énorme wallah oh oh ça n'est pas de mal OK ça c'est majara ala parce que si l'intention c'est pas de jurer par Allah l'intention ça c'est quelque chose majara ala ça fait partie de de la langue il y a personne qui comprend que je viens de faire un qasam par Allah azza tant que bien sûr je dis la vérité toujours il faut dire quoi là la vérité OK wallahi oh j'avais vraiment peur wallahi oh j'étais très très occupé wallahi oh Ça, il a pas de problème, il a pas de problème. La haraja fi dhalika, subhanahu wa ta'ala, parce que ça n'a pas d'impact en tant que tel. Ça n'a pas d'impact, comme le Coran nous l'explique, ça n'a pas de, de valeur ici sur l'emphase ou bien sur le fait que la personne elle porte un certain engagement. Vous comprenez Non. Fiquou barakama, wallahu a'ala. Bien. Pertinent ce que vous venez de mentionner ici, on a la narration ibn Mas'ud, radhiyallahu ta'ala. Il dit... Écoutez bien ça. La an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighayrihi sadidan. Que je jure par Allah en disant un mensonge, il dit c'est meilleur pour moi, c'est moins grave que de jurer par autre que Allah en disant la vérité. Je répète, il dit jurer par Allah en disant un mensonge. C'est moins grave que jurer par autre que Allah en disant la, la vérité. C'est pas ici pour dire que jurer par Allah en disant un mensonge c'est pas grave. Non non, ok? Ça c'est comme dans le hadith du prophète sallallahu alaihi wasallam dans le Sahih Bukhari la An Ashri que quelqu'un commette le zina avec dix femmes. Khayrun c'est mieux pour lui que de commettre zina avec l'épouse de son voisin dans le Sahih Bukhari. C'est pas pour dire que cette chose elle est bonne, non, c'est pour dire que quelque chose est grave et que quelque chose est encore plus grave. Comprenez donc, jurer par Allah en disant un mensonge, c'est très grave. Mais plus grave que ça, jurer par autre que Allah en disant la la vérité. Pourquoi C'est quoi la logique derrière Et ça c'est une narration authentique. Li annal halifa billahi kadiban min kabaili jurer par Allah, en disant un mensonge, c'est un péché majeur, grave, mais juré par autre que Allah est une forme de shirk. Vous comprenez Donc, le shirk est plus grave que le péché majeur de un et de deux aussi. min hasanati a aussi C'est quoi les deux hasanats qu'il y a dans les deux Qui pourrait nous dire <coughs> Alhamdulillah. C'est quoi les deux, les deux choses qui sont qui sont bonnes dans les deux Parce que dire qu'une chose elle est mauvaise, que c'est quelque chose elle est elle est haram, elle est interdite, ça veut pas dire que tous ces détails sont sont interdits. Comprenez Faire la salette par exemple, faire la salette sans eau volontairement, c'est quoi ceحكم C'est pas seulement invalide, c'est interdit. comprenez C'est grave. Si quelqu'un il fait le salat, sans faire au dos, il va juste faire le salat. Il dit, je ne vais pas faire au dos, je vais juste faire le salat. C'est grave. C'est un péché grave. Voilà qui la gravité. Le problème, c'est quoi Est-ce que le problème, c'est la salat Est-ce que la gravité, elle revient au sujoud et au et le fait qu'elle a lu le Coran On va dire, ce que tu as fait, c'est très grave non, ça revient à un autre paramètre donc parfois quelque chose elle est grave mais c'est pas tout ce qui est à l'intérieur de cette chose qui est grave, donc quelqu'un qui a juré par Allah en disant un mensonge c'est quoi le bien qu'il a fait c'est quoi le, la hasana qu'il a fait ici, pas hasana ça veut dire il a la récompense mais c'est quoi le bien qu'il a fait c'est qu'il a juré par Allah ce qui est tawhid l'autre celui qui a juré par autre que Allah en disant la vérité C'est mal aussi mais c'est quoi la hasana le bien qu'il a fait? Il a dit la vérité. Alors lequel des deux biens est plus grand? Tawhid ou dire la vérité? De tawhid. Comprenez? C'est pour ça que Ibn Masoud il dit cela. C'est pas pour nous dire C'est correct de jurer par Allah si tu dis à bon sang tant que du jour ce n'est pas ça le sens. Ce n'est aucunement le sens. C'est juste pour montrer. Il veut seulement nous montrer ici la gravité de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une comparaison. وَقَالَهُ ذَيْفَاَ النَّرَسُولَ اللَّهُ صَرَى اللَّهُ عَلَىٰهُ السَّلَمْ Hadith authentique rapporté par Nawawi ou bien authentifié plutôt par Nawawi ainsi que l'Albani. Il dit le prophète Ne dites pas si Allah, il veut et tel il veut. Dites plutôt si Allah, il veut et puis tel il veut. Après, ok, thumma. Si Allah, Azza wa il veut et puis si mon père me laissera, je vais venir te voir demain. Incha'Allah. Mais je dis pas si Allah, il veut et mon père, il me laisse venir, je vais venir te de voir demain. Vous comprenez Même si la personne n'a pas une mauvaise intention, voilà que l'expression ici, la formule قَبِحَ سُوْ comprenez Vous comprenez On ne dirait pas ça à un roi. <الْأَعْلَى> Alors comment on dirait ça à propos d'Allah subhanahu wa taala? comprenez On va pas dire à un roi si tu me laisses sortir demain et si mon père il me laisse aussi sortir je vais aller à telle place. Les gens vont se sentir mal de le faire. On vont dire, je ne vais pas parler de mon père devant le roi. Quand même, c'est le roi. Parce que le roi n'accepte pas encore mettre quelqu'un d'équivalent à lui. فَاللَّهُ تَعَالَهُ وَالْأَعْلَى وَهُوَ الْمَلِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى Il a le meilleur exemple, سُبْحَانَهُ وَالْتَعَالَ لَيْسَ كَمِثْ لِهِ وجاء عن ابراهيم النخعي ابراهيم النخعي parmi les fuqaha de tabe'in comme on a mentionné c'est parmi les élèves de Abdullah ibn Masoud on a déjà parlé de Abdullah ibn Masoud tout à l'heure انه يكره ان يقول للرجل اعوذ بالله وبك il détester karaha makruh si rappelons que karaha dans usul on a parlé de ça makruh habituellement c'est détestable ça veut dire on le comprend comme quelque chose qui n'est pas interdite, mais c'est déconseillé mais on a expliqué que ça c'est ça c'est plutôt récent comme comme comme jargon ici comme comme sens de l'karah que chez les pieux ancêtres salaf mutaqaddimin les premiers savants de l'islam l'karah le macro faisait référence très souvent à ce qui est haram ce qui est interdit mais ils exprimaient ça différemment bien sûr on va pas recouvrir cette question de au Fiqh dans le cadre de cette série mais il disait allahu yakaruh ibrahim nakhari Il n'aime pas, ça veut dire il croyait que c'était défendu, interdit que quelqu'un il dit, ils disent quoi? Au doublahi ou Je demande la protection d'Allah et ta protection. Qu'Allah me protège et que tu me protèges, mon frère. Que ça c'est interdit. Encore une fois, c'est parce que c'est faire de l'équivalence. Mais on peut dire, you know, with on peut dire bilahi thumma bika. Par Allah et puis par toi. Je demande la protection d'Allah et puis ta protection. Vous comprenez euh, Qui pourrait nous dire est-ce qu'on peut demander la protection de quelqu'un autre que Allah? Oui, avec quelles conditions Personne n'est quoi Présente. Et aussi quoi qu'elle soit capable, qadirin, ok? Que en soit c'est certain, yaghlibu al-dzann, que cette personne-là, elle puisse nous, nous protéger, comprenez, puisse nous protéger. On va pas demander à un enfant de 4 de, de 4 ans, on va lui dire, protège-moi contre ce camion qui arrive à pleine vitesse, parce qu'il n'a pas la capacité de, de le faire. Il n'a pas la puissance de. De le faire. Donc, même s'il si est vivant, on ne va pas demander sa protection dans une telle situation parce que là, c'est seulement Allah qui peut nous protéger. Oui. Oui. Mais comment est-ce qu'une personne pourrait nous protéger de quelque chose, d'un mal qui est de l'invisible De quelle façon exactement Elle va nous aider avec la science, avec l'ilm Pas de problème, c'est demander la science. Je, je, je ne vois pas vraiment d'autres cas que la personne soit qu'elle nous aide avec la science, peut-être que la personne elle nous aide avec le ruqya, on a déjà parlé de le auparavant, de l'exorcisme, ok On avait dit que, bien sûr, la haraj, même si c'est meilleur, je si vous, vous rappelle le hadith des 70 mille personnes, c'est meilleur de ne pas demander la ruqya, mais c'est pas interdit de demander la la ruqya. Mais je ne vois pas d'autres façon de laquelle la personne pourrait nous aider à faire face à un mal de l'invisible. Oui, ça y est, Charles. Donc, ça n'a pas de problème, Charles. Doua, oui, doua. Qui, donc doua à distance, que la personne nous fasse doua ou autre chose, ça n'a pas de problème inshallah, n'a aucun problème tout, toutes les formes qui sont licites, qui sont dans les textes qu'on peut les faire, on peut les faire tout ce qui n'est pas dans les textes, on ne le fait pas, comme quelqu'un me demandait l'autre fois sur le fait de euh, d'aller, est-ce euh, est -ce que c'est vrai qu'on peut demander l'aide des djinns musulmans contre les, les djinns euh, mécréants Non, aucunement ok استغاثه ça c'est shirk on peut pas dire ah il y a des shirk musulmans je vais les invoquer et je vais leur dire venez me protéger contre contre les djinns qui sont des kuffars parce que vous pouvez les voir que tout ce qui est demande de domaine de l'invisible on ne s'adresse que à Allah subhanahu wa ta'ala prochaine section maintenant on continue plus particulièrement avec juré par Allah subhanahu wa ta'ala Et ce qu'on va mentionner maintenant un hadith qui nous prouve que et qui nous rappelle que jurer par la que c'est sacré c'est quelque chose de très important dans la religion d'Allah Allah subhanahu wa taala. Omar <musique> taala Allah sallallahu Hadith du Prophète sallallahu Ici on va je vais traduire le hadith plus tard je vais juste commencer par un sommaire de cette section on va parler de quoi de un تَحْرِيمُ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ Рappelez encore une fois je vois que c'est interdit de jurer par autre qu'Allah. وُجُوبُ السِّدْقِ لِمَنْ حَلَفَ بِ اللَّهِ Que, <usur> que c'est obligatoire de dire la vérité lorsqu'on jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième chose, ce qui est plus l'information qu'on va apprendre maintenant, c'est que parfois on a l'obligation d'être satisfait par celui qui jure par Allah. Dans certaines situations, si quelqu'un nous jure par Allah, on doit dire quoi Ok, tu as juré par là, je te crois. Vous comprenez être ça parce que quoi C'est sacré. Nous ardem tellement en, en vénère l'Arzouddin que si quelqu'un jure par l'Arzouddin dans certaines situations, c'est obligatoire pour nous de s'en contenter et d'accepter cela. On va parler de, on va parler des cas. Ça va ça va te répondre de façon automatique, Charles. Donc, c'est quoi le halif On rappelle, c'est quoi le sens du serment, le halif قال هو تاكيد الشيء ils ont défini le serment par le fait de mettre de l'emphase sur une chose en citant quelqu'un un être qui est vénéré quest okay, ça veut dire je suis prêt à amener le nom de tel pour te prouver que je dis la vérité bien sûr corps là c'est shirk mais on le comprend que les moushilikkin et dans le jahilli et ainsi de suite il jurent par autre que Allah mais c'est quoi le sens pourquoi est-ce qu'il jure par autre que Allah il y a déjà il jure par sa mère je jure par ma mère pourquoi moi ma mère elle est très grande dans mon coeur et je suis prête à la à mettre son nom en avant pour te prouver que je dis la vérité Vous comprenez donc oui Shirk, c'est le shirk. On va voir maintenant, Charles, là, tout de suite. On va répondre à cette question. Quand est-ce que le calife juré par autre que Allah, c'est shirk asrar. Quand c'est -ce Akbar, on va, on, va, on va le voir maintenant. Mais juré par sa mère par autre chose, même si c'est en rigolant, le shirk, c'est le, c'est le shirk. Ok. Si on a l'intention de faire le serment, c'était pas une erreur. Madjara al Quelqu'un, il a dit quelque chose de, ma, euh, de, de, de façon, comment on peut dire ça là, de. De façon non intentionnelle, involontaire, ça on n'est pas responsable. Mais dès que la personne, elle dit de façon volontaire, même si c'est une rigolade dans la religion d'Allah Azzawajal, dire des blagues, ça ne change rien. Le hokm des paroles, c'est le même. Parce que dire des blagues, c'est quoi C'est parler de façon volontaire. وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَا يَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّ نَخُوبُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَازِعُونَ لا تعتذر قد كفرتم بعد ايمانكم دونك quand est-ce que jurer par autre que Allah est shirk akbar quand est-ce que c'est shirk asghar shirk akbar il يعتقد ان المحلوف به مساو للله تعالى في shirk akbar c'est si la personne elle croit que celui par le qui je jure il est aussi important que Allah c'est clair si je je crois dans mon cœur que je jure par ma mère, par exemple, parce qu'elle est aussi importante que Allah Azza wa Ça, c'est quelle forme de shirk Akbar. C'est clair elle, est, elle a autant de valeur, autant d'importance que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est shirk akbar, indiscutable. Shirk un asgar, dans le reste des situations. Si on n'arrive pas à croire cela, ok? mais c'est juste quelqu'un qui est habitué dans sa culture, dans ses coutumes comme on a dit quelqu'un ta'awwala il a dit ah je vais dire un mensonge je ne vais pas jurer par Allah, je vais jurer par autre là parce que je vais dire un mensonge comme certaines personnes croient, alors ici il ne croit pas que cette, que ce que cet être par lequel je jure il est vénéré autant que qu'Allah mais il a pensé que parce que c'est un mensonge, il faudrait pas tirer le nom d'Allah Azza wa Dhan. Alors ça c'est pas shirk akbar, mais ça reste, ça reste une forme de de shirk ce qui est ici al shirk al-asghar. C'est bon طيب. Euh, on a un hadith ici problématique que les ulama mentionnent souvent, c'est dans Sahih Muslim lorsque le prophète sallalahu alayhi wa sallam, il a dit à un bédouin arabe, le prophète sallalahu alayhi wa sallam lui a dit quoi Afla wa abihi in sadaq Par son père, s'il dit la vérité, il va avoir le succès. Parce que ce Arabi-là, il a dit au prophète moi je vais faire 5 salawat par nuit et par jour. cinq salats, c'est tout. Je fais Ramadan, c'est tout. Je fais zakat, c'est tout. Ça veut dire je vais appliquer le strict minimum de l'islam. Le prophète, il dit, s'il est véridique, il va entrer le djann. Ça veut dire, c'est vrai en théorie, si quelqu'un fait le strict minimum de l'islam, il va entrer à al djann. Si tu es capable de le faire. En réalité, bien sûr, tout le monde va avoir des failles. C'est pour ça que c'est important de faire quoi « et des accents surérogatoires et ainsi de suite pour boucher le vide en quelque sorte. Mais là, ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est que dans une narration, le prophète, sallallahu alayhi wa ça nous dit qu'il a dit, alayhi sallallahu alayhi Aflaha wa abihi in sadaq. »« Wa abihi par son père. » S'il dit la vérité, il va entrer, il va avoir le succès. Alors, les ulamas, alors ils ont dit comment est-ce que le prophète il a dit cela une opinion, certains ulama ils ont rejeté cette narration -là. ils ont dit cette narration c'est parce que dans une narration ça dit seulement ça ne parle pas de okay? ça c'est l'opinion d'Ibn Abdelbar entre autres une autre opinion, c'est que certains ils ont dit quoi Il y a un taschif ici, erreur du narrateur que le prophète صلى l'aurait dit. et le narrateur il il s'est trompé. Troisième opinion qui est celle de Nawawi ainsi que al Bayhaqi, c'est que ça c'était une expression connue chez les Arabes et que l'intention ce n'était pas quoi, le, le serment. Que cette expression-là, elle s'apparente au serment par le fait qu'elle commence par wa ou si wa ou le qasem c'est wa parce que le qasam le serment dans la langue arabe ça peut être par parfois des lettres OK wa ba billahi ta OK la okay? wallahi donc ici wa wa le qasam les ulémas ils en disent pas dans ce quand dans ce hadith prophète sahou il répète seulement une expression connue chez les arabes qui n'a rien à voir avec quoi le serment wa abik wa abik wa abik wa abihi, in Ça, c'est l'opinion du Nawawi ainsi que le Bayhaki. Et la quatrième réponse que les ulama, ils ont, c'est que ça, c'est une des caractéristiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Ben khassa, ici, Nabi, sallallahu alayhi wa Que tout comme Allah, sallallahu wa ta'ala, il jure par ce qu'il veut, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas ici un Qasim qu'il a fait pour vénérer la chose, ok Mais ça, c'est quelque chose parce qu'il y a certains hikams qui sont en particulier au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Et il y a la cinquième opinion qui dit que ça c'est un hukm qui a été, ça c'est avant la bourgasse, avant, euh, ça c'est ça c'était licite au début de l'islam et qu'après ça Allah Azza wa il a révélé quoi L'interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit wa'abihi avant que Azza wa Jal il lui, il ne lui révèle l'interdiction ok Mais moi je crois plus à la quatrième réponse où Allah ta'ala a'alam que ça c'est comme lorsque le prophète sallalahu alayhi wa sallam il a dit à Abu Bakr ta'ala parce qu'ils avaient il avait des des, euh, des vêtements en quelque sorte qui dépassaient ses chevilles et le prophète sallalahu alayhi wa sallam lui a dit quoi toi tu n'es pas parmi ceux qui le font par arrogance. c'est à Abu Bakr plusieurs ulama ils ont dit que ça c'est une exception seulement pour Abu Bakr radi Allahu ta'ala parce que le prophète sallalahu alayhi wa sallam il sait que il ne le fait pas par arrogance alors ici vu que le prophète sallalahu alayhi wa sallam yaqinan certainement il ne vénère pas autre que Allah autant que Allah subhanahu wa ta'ala donc ici c'est certain on comprend tout ce que le prophète wa en disant wa abihi", il n'avait pas quoi l'intention de vénérer autre que Allah subhanahu wa ta'ala vous est d'accord est-ce que c'est clair ou pas vraiment c'est clair pour le reste ça veut dire pour nous Il y a personne qui peut garantir que moi en disant wa habbihi je vais pas avoir une sorte de vénération, ok? Ou bien ça pourrait être une porte ici. Des gens je peux pas lire le cœur des autres et tu peux pas lire mon cœur. Alors si on va ouvrir cette porte, les gens c'est pour ça que l'islam il a défendu ici cette danlizariya, même si on ne vénère pas un être, c'est interdit de jurer par cet être, on ne jure que par l'arzohul. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est particulier à lui parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est certain qu'il ne vénère pas autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, les, les textes prouvent, comme dans Sahih Muslim, que c'était une pratique qui était quoi connu chez les Arabes dans le temps. C'est pour ça que le prophète, il dit quoi Il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Oh, écoutez, oh vous les gens, Allah azzawajal vous défend de jurer par vos, par vos parents, par vos ancêtres. Celui qui veut jurer alors qu'il jure par Allah ou bien qu'il se taise, qu'il garde le silence, comme il dit, rapporté par Bukhari et par Mousseline. Vous aviez une question Oui, Oui. Très bonne question. Donc encore une fois On ne jure que par Allah Azza wa Jal. Pour ce qui est de Ayman ou le Qur'an, les serments, les jurés qui sont dans le Coran, Allah Azza wa Jal, c'est lui le Seigneur. Il jure par ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal n'est pas, ta'ala Allah, Allah Azza wa Jal n'est pas soumis à sa propre religion. Vous comprenez, la religion c'est pour nous. Nous sommes soumis, nous avons des ordres. C'est nous qui avons des ordres. Allah Azza wa Jal, c'est Arab, subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah azawajal il jure, c'est pour démontrer la grandeur de la chose, l'importance de la chose. Alhamdulillah, parce qu'on comprend tous que rien n'est aussi grand que Allah subhanahu wa taala, que ce soit al-shams, que ce soit daouhaa, que ce soit al asr n'importe quelle chose, il n'y a rien d'aussi grand que Allah azawajal. Allah azawajal yuqsimu bi-masha'amin makhlukati, il jure par ce qu'il veut subhanahu. Il est al-Rabb fa'ala limayyurid, il fait ce qu'il veut. Vous comprenez? Même pour nous, même pour nous, initialement, initialement, ça veut dire ici, quand on dit initialement, c'est pas... On est en train de... C'est ça ce que les ulamas... Et... Les, les ulamas, ce que je suis en train de dire ici, c'est pas... Je suis pas en train d'inventer. Je suis en train d'utiliser la même méthode des ulamas qu'ils mensongnent, qu'ils qu utilisent pour arriver au ilal, au raisonnement des ahkam. Initialement, il n'y a rien de mal par jurer par autre que Allah. Si on ne vénère pas cette chose... Vous comprenez Initialement, c'est pas d'en dire, mais initialement, il y a pas de mal d'en jurer par autre que Allah si on ne vénère pas cette chose. Mais Allah Azza wa Jalla l'a quand même interdit. Dans tous les cas, pourquoi Cette danli adhariya pour fermer la porte à arriver à vénérer. Parce qu'aujourd'hui je ne vénère pas cette chose, demain je vais jurer par une autre chose que je vénère. Donc, pour fermer la porte devant le shirk akbar. Allah Azza wa il a établi dans sa sharia le shirk asrar ici, qui bloque des portes avant. Ça veut dire même parfois dans des formules ici, qui ne sont pas reliées à des croyances dans le cœur. Je jure, quelqu'un qui jure par sa mère, qui jure par son père, qui jure par le Ka'ba, il y a des gens qui jurent par le Ka'ba. Est-ce que ça s'élicite Haram, shirk asrar. Quelqu'un qui jure par le Ka'ba, il ne croit pas que le Ka'ba, elle est aussi... Grande que Allah subhanahu wa taala dans son cœur, vous comprenez Donc, c'est pas un shirk akbar, mais si pour bloquer ce chemin que des gens commencent à penser que le Kaaba tellement importante En légal Allah azawajal, on peut soit jurer par Allah ou par le Kaaba, comprenez Allah il a interdit cela. Hukm al yamin talaq, hukm talaq. Je ne sais pas si vous connaissez cela, mais encore une fois connu chez les Arabes jusqu'à aujourd'hui. C'est « juré par le talaq »,« juré par le divorce okay, ».« Talaq », c'est le divorce. Alors, il y a des hommes, parfois, qui vont jurer par le divorce. Il est en colère contre son épouse. Il va dire quoi ?« Devant son épouse », ou bien il va, quoi ?« Jurer devant quelqu'un d'autre ». Ça, c'est encore plus malheureux. Quelqu'un, c'est même pas son épouse. Mais il veut juste, quoi C'est pour montrer qu'il est un homme, ça ils ont, ils ont beaucoup dans, dans certaines tribus ainsi de suite. Pour montrer qu'il est quoi, un homme, quelqu'un de fort, il dit si je fais pas telle chose, alayyabittalak, je jure par le divorce que si je fais pas telle chose. Ça veut dire vous allez voir, je vais le faire. Vous comprenez Alors est-ce que ça c'est shirk C'est -ce une forme de shirk. Les ulama ils disent. كان يقول ان افعل كذا قاصدا اليمين فهذه يمين بالطلاق وليست حلفا بالطلاق ويسمى حلفا بالطلاق مجازا sa réalité on appelle طلاق, juré par le طلاق, mais en réalité ce n'est pas juré par le OK ça c'est au sens figuré مجاز parce que ça, mettant de l'emphase que je suis prêt à divorcer. Ce qui est différent si quelqu'un dit par le divorce. Ça c'est quoi Mais je pense pas qu'il y a quelqu'un qui parle comme ça. Ce que les gens habituellement font référence à lorsqu'ils disent Halif juré par le talaq, ce n'est pas vraiment un Juré par le talher, il l'appelle comme ça. C'est juste que ça s'appelle comme ça, mais en vérité, si on va analyser la chose, ce n'est pas juré par le talher en réalité. Donc c'est au sens figuré ici. Ce que la personne elle est en train de faire, c'est quoi C'est un engagement de de attaler, que je vais me divorcer que par Allah, si je fais pas tel chose, je vais divorcer ma femme. C'est clair Vous voyez Tai. وَأَمَّ هَلْ يَقَعُوا فَهَذَا لَهُ حَلَانَ Maintenant, question de fiqh. Très brièvement, ici, bien sûr. C'est une question de fiqh, pas reliée au tawhid. Mais les ulamas, ils disent, si quelqu'un, il jure par le talaq, comme ça, si quelqu'un, dit, si je ne vais pas, si je ne vais pas partir au voyage demain, même s'il va faire froid, si je ne pars pas au voyage demain, alors, par le talaq, tu vas voir, je vais partir au voyage demain. Alors, les ulamas, ils disent, est-ce que le divorce va arriver إِلْأَنْجَزَ الْأَمْرَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فَلَا يَقَعُ الطَلَقٍ Bien sûr, si la personne, elle part éventuellement en voyage, il n'y a pas de divorce, ok? Parce que là, le défi, c'était d'aller au voyage, elle est partie en voyage. إِلْأَنْجَزِ الْأَمْرَ Maintenant, si n'est pas parti au voyage, il dit, part le divorce, soit الطَلَق, demain, je partirai. Ou bien, عليят الطَلَق, si je pars pas, demain, en voyage. Et qu'il ne part pas en voyage, alors là, les ulamas, ils disent Alors au coup de la majorité des éleves, incluant les quatre mazhab, ils disent que le talac va arriver, va être effectif. Donc le divorce va, va s'appliquer. Bien sûr, toujours, il faut pour ce genre de situation là revenir à des personnes de science ou à un juge ou autre chose pour analyser la situation plus en, en détail. Mais en somme, revenir ici au tawhid. Si quelqu'un vous dit juré par talac, en général, ce qu'on référence ce à quoi on fait référence en disant juré par talac c'est pas vraiment juré par talac c'est juste que ça s'appelle comme ça juré par talac mais c'est plus un engagement prochain hadith aussi de abdullah ibn umar radi anhu que le prophète sallahu dit quoi écoutez bien ce hadith « Ne jurez pas par vos parents, par vos pères, celui qui jure par Allah qu'il dise la vérité. » Donc déjà on a appris deux choses, qu'il faut dire la vérité bien sûr toujours et surtout lorsqu'on jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Et « Man billahi fal Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Si quelqu'un te jure par Allah, alors tu dois en être satisfait, tu dois te contenter de cela. » Tu m'as dit, « Est-ce que tu as ouvert le magasin hier ?» Je te dis, « Oui, j'ai ouvert le magasin hier. » Tu me dis, « Est-ce que tu es sûr que je que tu dis la vérité ?» Je te dis, « Wallahi, j'ai ouvert le magasin hier. » Alors, qu'est-ce que tu dois faire Te contenter, Tarda. Pourquoi Parce que, par respect envers le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهُ celui qui ne se contente pas celui qui ne se contente pas de ce halef alors Allah azawajal il se dissocie aussi de lui felaisa min Allah hadith rapporté par ibn majah authentifié entre autres par al albani alayhi rahmatullah ta'ala طيب on va revenir inchallah باذن الله عز وجل as dans quelques secondes باذن الله سبحانه وتعالى mais je voulais juste mentionner euh, pourquoi est-ce que le prophète sallalahu alayhi wasallam Il défend ici de jurer par les pères. Pourquoi par les pères Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit celui qui jure par les astres Les ulama ils disent parce que dans le jahiliyya, c'était la forme la plus commune, c'était jurer par leurs par leurs pères, OK, par leurs ancêtres. Donc, ici le prophète SAS a défendu quelque chose de commun, ce qui n'exclut pas que le reste est aussi aussi interdit, autant interdit. Deuxième chose ici, quand est-ce qu'on peut jurer par Allah azza Est-ce que c'est seulement lorsqu'on est certain de la chose, les ulama ils disent, on jure par Allah lorsqu'on est certain de dire la vérité ou quasiment certain رالابطوفان. Vous comprenez? Même lorsque parfois on a un léger doute, mais je suis quasiment certain, je peux jurer par Allah بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحلف ابن هو الدجال. Dans le temps du prophète il y avait un homme qui s'appelait Ibn Sayyad Et beaucoup de compagnons avaient un doute à son propos. Est-ce que lui c'était Dajjal ou c'était pas Dajjal Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne l'a pas clarifié. Et Umar ibn al-Khattab il jurait par Allah que Ibn Sayyad c'était Dajjal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu et n'a pas dit à Umar pourquoi tu jures par Allah tu le sais pas. Vous comprenez Donc il a juré selon sa croyance, selon sa conviction alors qu'en réalité il n'a pas de preuve 100% définitive parce que s'il y avait une preuve 100% définitive les autres sahabas l'auraient l'auraient su, vous comprenez mais le prophète sallallahu alayhi n'a pas dit Ya Umar, pourquoi tu jures par Allah je t'ai pas dit que Ibn Sayyad c'est Dajjal okay? mais Umar ibn al-Khattab il a vu tellement d'indications que son propre istihad a généré en lui cette conviction que Ibn Sayyad c'est lui l'antéchrist c'est lui le messie Dajjal, il a dit par Allah c'est lui Dajjal oui achi Parce que la façon par Allah était con -con contenté de ça. Alors arrive à ça maintenant, oui. <rire> <Merci>. <rire> tu es très excité pour cette question. Bon, al al Donc il y a deux cas de figures dans lequel quelqu'un va te jurer par Allah. OK? Premier cas de figure, حلف خصمك عند القاضي على هذا هو المراد من الحديث. Donc la majorité des ulama qui ont expliqué ce hadith, ils l'ont expliqué dans un contexte bien précis qui est chez le qadi, chez le juge, chez le juge la règle en islam c'est quoi? C'est que soit tu as une bayna Si tu viens te plaindre de quelqu'un, contre quelqu'un. Soit tu as une bayina, bayina ala al tu as quoi Une preuve contre lui. Tu m'accuses de quelque chose. Tu viens chez le juge, tu vas m'accuser de quelque chose. Et le juge, il te dit, quelle est ta preuve Tu dis quoi Je n'ai pas de preuve. Je n'ai pas pris de photo. Je n'ai pas, je sais pas. Mais, je le sais, c'est lui qui l'a fait. Ça c'est une accusation, mais Sans preuve, est-ce que tu dis là, est-ce que tu dis un mensonge parce que tu n'as pas de preuve Pas nécessairement. Peut-être tu dis la vérité, mais tu ne peux pas le le prouver. Tu voyais, l'islam là, le juge il fait quoi Il va me demander à moi, l'accusé, dans une telle situation, vu qu'il n'y a pas de preuve contre moi, de jurer par Allah que je suis innocent. Voilà, c'est clair. Alors les ulama, ils disent. Ce hadith, il parle de ça. Si toi, tu n'as pas de preuve contre moi, si moi, je jure par Allah que je suis innocent, tout le monde doit se contenter de cela et l'affaire est terminée. Vous comprenez Ça, c'est l'opinion de la majorité des shorra. Certains ulemas, ils ont dit que ça s'applique aussi à un deuxième cas de figure. Ce qui est à l'extérieur du juge, ça veut dire dans la vie quotidienne, quelqu'un te jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Et là, on a A, B, C. Donc, 2.A, 2.B, 2.C. Donc, 2, on n'est pas chez le juge maintenant, la vie quotidienne, personne à personne, individu devant individu. Numéro 1, donc numéro A plutôt, 2.A. Si je sais que la personne, c'est un menteur, c'est certain que c'est un menteur, je le sais à 200%, ok Parce que je l'ai vu faire la chose, par exemple alors là je n'ai aucunement l'obligation de m'en contenter de des'en juer comprenez c'est clair hier il m'a dit je vais venir demain à 9h je me rappelle très bien qu'il me l'a dit il me l'a dit trois fois cinq fois il l'a répété plusieurs fois ok je suis certain tout comme hier je suis certain que c'était vendredi je suis certain que hier, il m'a dit cinq fois qu'il va venir à 9 heures Aujourd'hui, il m'a dit « Wallahi, par Allah, je t'ai pas dit que je vais venir à 9h. » Je sais qu'il n'est pas en train de dire la vérité. Là, je n'ai aucune obligation de le croire et d'être satisfait de son juré. Deuxième situation. « Si je ne suis pas certain, mais je suis presque certain. » Parce que j'ai des indications, des preuves fortes. Ok, j'ai quelque chose de concret, quelque chose de matériel, des traces matérielles, comme ce que la police elle fait lorsqu'elle fait des enquêtes et ainsi de suite. Souvent, elle va arriver à 90 à 90 de conviction que okay? c'est lui qui l'a fait, 80 qu'il est en train de dire un mensonge. Là aussi, je n'ai aucunement l'obligation de le croire juste parce qu'il m'a dit Wallahi ». Ok, parce que ils disent ici les la yamuru bima yuqalif al Parce que la religion d'Allah Azzawajal ne nous ordonne pas, ne nous oblige pas à accepter quelque chose qui va contre le tangible, ce qui est présent. Donc, il pourrait toujours y avoir quelques shubuhats dans la preuve, mais en général la preuve semble se tenir. C'est clair Donc là, je n'ai pas l'obligation. Ça ne s'applique pas. Le hadith ne s'applique pas. Troisième situation dans laquelle le hadith ne s'applique pas aussi. إذا كان الحالف فَاسِقًا يعظم الله Si le halif, celui qui jure par Allah Azza wa ici, il est connu comme étant quelqu'un qui est un fasiq, désobéissant. Quelqu'un qui habituellement dit des mensonges et qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, Je n'ai aucunement l'obligation, encore une fois, de le croire sur parole seulement parce qu'il a utilisé le nom d'Allah. Je n'ai pas cette obligation parce qu'Allah Azzawajal, il dit « Ya ayyuhal ladina amanu inja'akum fasiqun binaba fa tabayyanu » Ici dans Sourat Al-Hudurat, dans Sourat Al-Hudurat, Aya numéro 6, Allah Azzawajal, il dit « Ya ayyuhal ladina amanu inja'akum fasiqun binaba fa. T'abaisse nous, Allah Azza wa Il nous donne ici le droit et même parfois l'obligation que si on reçoit l'information d'un faiseur, alors on sait qu'il craint pas Allah Azawajal. Je sais qu'il peut utiliser le nom d'Allah Azawajal à tort et à travers. Mais à l'excepter de ces trois situations-là, ça veut dire quelqu'un contre qui j'ai pas de preuve et quelqu'un contre qui je n'ai pas ou bien je n'ai pas de conviction sur cette situation particulière, ni de preuve à 90%, et la personne c'est juste un musulman normal, par défaut, qui intègre par défaut, c'est pas un menteur, ok Alors là, je dois me contenter du fait qu'il me dise quoi et jure par Allah, comprenez J'arrive au stationnement, je trouve que quelqu'un a percuté mon auto de derrière, et là je me tourne, il y a quelqu'un qui est à l'intérieur de son auto, juste derrière mon auto. Et là je le regarde et dit c'est quoi ça Harry dit qu'est-ce qui est arrivé il sort de son auto je le connais pas il est donc par défaut c'est un musulman qui est intègre c'est pas un faiseur je peux pas te dire de lui qui est quoi un faiseur il dit Harry tu as heurté mon auto il dit par Allah j'ai pas touché à ton auto Wallahi il a qu'est-ce que je dois faire ici je le crois je dois me même s'il y a pas de juge mais si je dois quoi me contenté du fait qu'il a cité le nom d'Allah subhanahu wa taala si j'ai pas de preuve évidente ok parce que ici c'est quoi je suis tout simplement dans avan ici la pensée j'ai pensé de lui j'ai assumé quelque chose vu qu'il a dit par Allah jalass je crois en ce que tu me dis tant que j'ai pas de preuve et que je te connais pas tu n'es pas un menteur sinon comme on a mentionné euh, le fait de ne pas accepter le nom d'Allah azawajal dans les situations dans lesquelles on doit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 il a vu un homme en train de voler et lui a dit « Tu voles Tu ne crains pas Allah ?» Il a dit « Par Allah, je n'ai pas volé. » Alors Isa, qu'est-ce qu'il a dit ?« Je crois en Allah et je fais le « tekvib »» Ça veut dire « Je traite de mensonge » Quoi ?« Mon œil, mes yeux. »« Mes yeux ont vu faux. » Et Allah, il est le véridique, subhanahuwa tu as utilisé le nom d'Allah tu as avancé le nom d'Allah est-ce que ça c'est contraire à ce qu'on vient de mentionner, les ulama ils disent non, de un bien sûr le hadith de Isa c'est pas pour démontrer l'obligation c'est pour démontrer quoi c'est quoi la différence entre hadith de Isa et le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure hadith du prophète qui dit que si quelqu'un te jure par Allah tu dois te contenter Et entre ce hadith-là, hadith de l'histoire de Isa c'est quoi la différence entre les deux dans ad-dalal, dans le message que ça porte À le nom sacré enfance. Non, voilà les deux, ça c'est le point commun. C'est quoi le, le, le point de différence entre les deux Le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure du prophète sera alaihissalam, faliyar da, tu dois accepter, tu dois te contenter du nom d'Allah azawajal. Si tu ne te contentes pas du nom de Azza wa fallait Allah. Allah Azza, il se dissocie de toi. Donc là, qu'est-ce que ça indique L'obligation de se contenter de quelqu'un qui jure par Allah Azza. Dans cette histoire de Isa ça ne parle pas d'une obligation. Qu'est-ce que ça montre Qu'est-ce que ça cite ici Un modèle à suivre. C'est un prophète. Voilà comment est-ce que ce prophète, il s'est comporté alaihissalam. Un modèle à suivre, c'est pas toujours obligatoire de le suivre. Vous comprenez? Donc de un, ce que Isa salam il a fait, quelqu'un va dire c'est contraire à ce qu'on vient de détailler ici. Non, voilà qu'est-ce qu'on a détaillé, c'est pour l'obligation. Mais si quelqu'un, toi tu l'as vu en train de voler, il te dit par là j'ai pas volé. Tu n'as pas l'obligation de le croire sur parole parce qu'il a utilisé le nom, dans la vue que tu l'as vu. Mais si tu veux dire moi tellement je vénère l'Arzouddil, je vais dire comme Isa aleyhim salam je crois en Allah et je préfère traiter de mensonges mes propres yeux la haraja alaik ok vous comprenez il n'a pas fait ici Isa salam par naïveté non il l'a fait par vénération ta'adhim pour le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr encore une fois ça c'est licite de faire une chose pareille si quelqu'un il a un niveau un haut niveau de iman de yaqin en Allah mais ça c'est important de le comprendre que c'est dans la vie personnelle. Ça c'est lorsque ça te regarde. Si tu es un juge, tu n'as pas le droit de faire ça. Vous comprenez, un juge n'a pas le droit de dire moi je vais faire comme il s'est allé Je vais dire à l'accusé je crois en Allah et je traite de menteur mes, mes yeux. Il n'y aura plus de justice. Vous comprenez. Mais dans ta vie personnelle, ce qui touche à juste à toi, voilà. Malgré cela, malgré cela, il y a certains ulama, ils ont fait un taouil de ce hadith, OK, ils ont dit l'ihtimal an yakuna a rajul akhadha shay'an lahu fihi haqq Сарта улама, ils ont fait le taouil un peu du sens de ce hadith, ils ont dit non, ils ont dit Сараqа, Isa alayhi salam, il a vu un homme en train de voler ce que, selon ce que lui il croyait, alors que cet homme il n'a pas vraiment quoi voler soit qu'un yقلb il regardait quelque chose n'avait pas l'intention de la prendre il a juste pris comme ça et il la regardé pour la remettre en place et partir alayhi il pensait que cet homme là était en train de voler ou bien cet homme là il a eu le droit de du propriétaire de prendre la chose sans que Issa alayhi salam ne le sache Issa alayhi salam il a pensé qu'il était en train de voler mais que Issa alayhi salam il s'est contenté Sans demander de preuve, il s'est contenté du fait que le nom d'Allah Zawajil était cité dans le serment. C'est clair. Est-ce que ça clarifie la chose? Voilà. Très Passons à la prochaine section. Bab ou Allah wa Le fait de dire masha Allah, masha Allah, c'est ce que Allah il veut. Wa est ce que Tu veux. Donc, encore une fois, on est toujours dans le al dans al dans quoi les les, euh, les formules ou bien les expressions proscrites dans la religion d'Allah subhanahu wa taala. Et ça, comme il nous mentionne, al Barak, l'un des uléma contemporains, par exemple, ça c'est un exemple ici très très important ce point. Ça c'est un exemple de certaines pratiques de shirk mineur qui sont moins graves que les péchés majeurs. Je le répète, très important à bien comprendre ça. Le shirk, en général, c'est la chose la plus grave. Mais il y a certains exemples de shirk mineurs qui sont moins graves que, le que les péchés majeurs. Il ne faut pas assumer que tout ce qui est shirk mineur, c'est plus grave que tous les péchés majeurs. Parce ce que ça, c'est clair Je répète. La pire chose, c'est le shirk. Riyadam billahi subhanahu wa ta'ala. Mais le shirk, comme on a dit, il y a le shirk majeur il y a le shirk minar. Shirk majeur, on est tous d'accord qu'il n'y a pas quelque chose aussi grave que le shirk majeur. N'importe quelle forme de shirk majeur, elle est plus grave que tous les péchés de ce monde, qui ne sont pas shirk d'accord ou non Shirk mineur il y a des choses de shirk mineur qui sont plus graves que les péchés majeurs et il y a des formes de shirk mineur qui sont moins graves que les péchés majeurs, qu'il il ne faut pas faire l'erreur et de penser que tout ce qui est shirk mineur il est plus grave que les péchés majeurs, comme le fait de dire Masha wa si Allah il veut et toi tu veux, on va voir incha'Allah que ça c'était présent C'était pratiqué, c'était euh, c'était fréquent chez les anhum avant que le prophète وسلم, ne soit strict sur cela et qu'il leur dise de ne pas dire ça. Donc, ça, c'est une forme de shirk mineur. Mais est-ce qu'on va dire que le fait de dire « Masha'Allah, si Allah, il veut et toi, tu veux, que ça, c'est plus grave que zinaï, que ribaï, que l'alcool et ainsi de suite ?» On ne va pas dire ça. « Wadih lai quulu bidalika » ахадун, ла ёкулу бидалека ахадун, sinon ça voudrait dire que Сахаба, qu'il okay, faisait des choses extrêmement, extrêmement graves et que le Prophète Саа Семене regardé et ne disait rien du tout. يَذَم بِاللَّهِ سُبْحَنَهُ وَ تَعَالَ Donc, euh, قَوْلُهُ مَشَا اللَّهُ si il dit si Allah il veut et toi tu veux. C'est quoi ça? Un chirk majeur ou mineur? Mineur, ok? Donc, en général, Ceux qui parlent comme ça, ça c'est shirk mineur. Sauf, encore une fois, c'est shirk majeur. Dans quelle situation Si quelqu'un pense, croit que l'autre personne est aussi puissante que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle a un pouvoir équivalent ou comparable au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Annahu boussaou illillah fahada shirkun akbar » Ça c'est shirk majeur, mais on s'entend que la plupart des muslimins qui pourraient utiliser de telles expressions, ils n'y croient pas, c'est juste une expression, il s'est mal exprimé, il ne sait pas comment avoir le bon adab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ses paroles, les ulama ils disent la meilleure chose c'est de dire la meilleure chose idéalement c'est de dire quoi? si il veut si Allah il veut si Allah il veut ce que Allah il veut subhanahu wa taala azza wa jalla ça c'est la meilleure chose moindre que ça mais qui est licite c'est Ma thumma shi'ta ce que Allah veut et puis ce que tu veux ça c'est licite mais ce qui est meilleur c'est de dire tout simplement ce que Allah Azawajal il veut subhanahu wa ta'ala et troisième degré comme on a mentionné ce qui est shirk mineur et parfois exceptionnellement majeur c'est ce que Allah il veut et ce que tel il veut ou bien ce que tu veux que masha Allah wa que ça c'est une forme de shirk mineur ou parfois majeur. Tayeb certaines personnes pourrait nous citer des ayats dans le Coran le Karim comme la aya ici dans sourate at-tauba al 74 Allah azza wa jalla il dit wama naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min Allah et son messager les ont enrichi aghnahum Allah wa rasuluhu min et dans autre aya aussi dans sourate al-ahzab al 37 Allah azza wa jalla il dit wa id taqulu lilladhi an'ama celui envers lequel Allah Azza wa Jalla était bienfaisant et celui envers tu étais bienfaisant ok encore une fois c'est difficile dans un cours comme ça limité on n'a pas le temps d'amener chaque aya et son contexte de révélation et tout parce que ça c'est pas Dalil c'est juste une chouba qu'on répond très brièvement Allah les ulama ils disent comment parce que en apparence ça a l'air que Allah Azza wa Jalla il a mis équivalent avec lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam voilà Alors les ulémas ils répondent à ça. De un on rappelle ça c'est la parole d'Allah Azza wa Jall. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il n'est pas soumis à aux ordres qu'il nous révèle. Allah Azza wa Jall il dit ce qu'il veut. Tout comme il jure par ce qu'il veut Subhanahu wa Ta'ala si il a voulu dans une ayah élever son prophète sallahu alayhi wa sallam et le mentionner juste après son nom, il fait ce qu'il veut Subhanahu wa Ta'ala. On n'a pas le droit de de faire une telle chose. Euh, la deuxième interprétation ou bien la deuxième réponse que les ulama ils ont, c'est que ça, ça parle de deux actions différentes. فِعْلَيْنِ مُتَغَايْرَيْنِ بِخِلَافِ الِشْتِرَاكِ فِي الْفِعْلِ الْوَاحِدِ Que Allah Azza wa Jal, il a écrit leur richesse. C'est lui qui a écrit leur richesse, la richesse de ces gens-là. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il les a enrichis. Ça veut pas dire qu'il les a écrit leur richesse dans le qadar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'aura. quoi donné la richesse, il a donné des biens à à ces personnes là. Encore une fois, si c'est pas très clair, c'est pas grave, ok, parce que c'est seulement ici une réponse à une petite chouba que quelqu'un pourrait avoir, parce que comme j'ai dit, c'est difficile ici parce que ça nous prendrait une bande de demi-heure ici d'aller prendre Tafsir et entrer dans le contexte de révélation et tout, alors que ce n'est pas beau ce n'est pas le contenu essentiel. Si vous êtes intéressé, InshaAllah, toujours revenir aux deux ayat, alors Tafsir ça pourrait vous aider, InshaAllah, Jal, à Mieux voir la problématique et, et sa réponse. Taïb, euh, est-ce que nous, nous avons une volonté Est-ce qu'Allah Azza wa nous a accordé une volonté avons nous, une volonté. Mashi'a, irada. <machia> ok. Donc, Allah Azza wa Jal, nous a accordé une mashi'a, mais comme il dit, subhanahu wa ta'ala, « Wa <machia> ma tasha'una illa ayya sha'a, Allah » que vous ne voulez que si Allah Azawajal il veut ça veut dire que notre volonté elle est soumise à la volonté d'Allah Subhanahu wa Taala c'est ça notre akid dans le qadar et dans la volonté c'est que l'être humain a une volonté qui est soumise et subordonnée à la volonté d'Allah Subhanahu wa Taala dans l'islam l'islam n'annule pas la volonté des gens dis pas que l'être humain il n'a aucune volonté que tu peux rien faire toi tu ne sers à rien non toi tu sers et tu peux avoir une volonté Mais ta volonté, elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. An Qutayla, hadith ici authentique, authentifié par Nasaï ibn Hajar al euh, l'une des ansari qui s'appelle Qutayla, radiyallahu ta'ala anha, elle dit Anna Yahoudiyyan j'a'tan Nabiya sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il y a un Yahudi, un Juif qui est voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Vous, votre communauté, vous faites le shirk vous associez avec Allah Azza wa Jall Allah wa parce que vous dites quoi ce que Allah il veut et ce que tu veux et vous dites wal et vous dites par la ça veut dire dans le temps du prophète il y avait certains sahaba qui disaient quoi par la Kaaba fa amarahum an-nabi ça allait wallahu a'lam OK ça se de faire ici ma propre thèse, que okay, la thèse en tant que thèse ne change rien, mais il se peut que ce soit ici certains des Sahaba qui sont venus de Mecca, okay, qui ont amené certaines habitudes que les maquois, ils avaient depuis al soit la Kaaba elle est très importante, ils jurent par le Ka'ba, ou bien, ils avaient cette habitude-là de dire, Masha, Allah, Washi'ta, alors peut-être qu'une fois qu'ils sont arrivés vers le Medina, ici les Yahouds, les gens du Livre, ils sont venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fa amarahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha aradu an yahlifu an yaqulu Alors là le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a ordonné que s'ils voulaient jurer ils doivent dire par le seigneur de la Ka'bah Et s'ils voulaient dire s'ils voulaient parler de la volonté alors qu'ils disent ma sha Allah wa thumma disent si Allah il veut et puis si tu veux Vous comprenez Donc là encore une fois probablement que le prophète, que ça c'était la pratique de certains sahabat, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le savait pas, et que ce Yahoudi, cet homme juif, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit voilà ce que tes compagnons ils font, voilà ce que ta communauté ils font, et ça c'est du shirk, ce qu'on apprend de ça bien sûr, euh, c'est que dans la religion d'Allah azza wa on accepte la vérité al-haq de là où elle vient le prophète sallallahu alayhi wa n'a pas dit à cet homme, toi tu es Yahudi, moi je suis le prophète, c'est moi qui connais tu vas pas m'apprendre la religion tu vas pas nous apprendre le din malgré qu'il est kafir, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a accepté, parce que ça c'est celui qui dit le haq, c'est la vérité ça c'est la vérité, c'est euh, la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala deuxième chose aussi qu'on peut apprendre de ce hadith c'est que même les Yahouds même les juifs, ils connaissaient quoi le shirk, et ils connaissaient même le shirk mineurs. Même ils connaissaient plusieurs formes de shirk mineurs. Ils étaient conscients de cela et de leur gravité. Un autre hadith authentifié ou bien euh, déclaré Hassan, ça veut dire bon, acceptable par l'Albani, qu'un homme, il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il, a dit le pro il a il s'est adressé au prophète salam, en disant Allah Ce que Allah il veut et ce que tu veux Ya Rasulallah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas content avec lui. Il lui a dit quoi أَجَعَلْتَنِي الله نِدَّنِ As-tu fait de moi un associé avec Allah قُلْ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ Dis plutôt ce que Allah seulement il veut. سبحانه و تعالى ce que Allah seul il veut. C'est clair euh, طيب. ابن القييم رحمه الله تعالى il nous dit regardez, écoutez bien ça il nous dit si c'est interdit Et si c'est une forme de shirk, de dire ce que Allah il veut et ce que tu veux, sachant que la volonté est un attribut qu'on peut coller à un être humain. C'est dans le Coran qu'on a dit. La volonté fait partie de nos attributs. On peut l'attribuer à un être humain, mais malgré ça on peut pas quoi l'attribuer à un être humain avec Allah Azza wa Jalla. Alors, que dire de celui qui colle à des êtres humains des choses qu'on ne peut attribuer qu'Allah Azza wa Jal Comme tawakkul. Ça, c'est très fréquent dans certains pays arabes. Tawakkale 'alayk, j'ai Dis tawakkul sur toi. Ne m'oublie pas, ok? Tawakkale 'alayk. C'est shirkul, quoi? Quelle forme de shirk? Mineur, asrar. Mais c'est plus grave que... MashaAllahu Si Allah Il veut et toi tu veux. Vous comprenez? Parce que le tawakkul ce n'est même pas un attribut qu'on peut coller à un être humain. Tawakkul il est sur seulement tawakkul en attribut seulement ou bien en euh, on le lit seulement Allah subhanahu wa taala. Allah, tawakkalou. Comme on a déjà parlé de ça dans la section sur le tawakkul un peu plus tôt dans dans cette série, que les ayats sur le tawakkul elles portent sur elle. Elle nous dirige vers l'exclusivité que votre tawakkul doit être sur Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Alors il dit ici la même chose pour ce qui est al-hasb on dit Allah il met suffisant alors encore une fois c'est une erreur de dire à quelqu'un انتهاسبي، tu es tu seras suffisant pour moi, ok? Parce que ça, ce n'est pas un attribut qu'on accorde à un être humain. C'est plus grave que de dire ماشاء Si Allah tu veux et si tu le veux. فواظن بين هذه الألفاظ وأنظر أيها Dernier hadith ici. عن الطفيل أخ L'un desi sahaba, il dit رأيتك على نفر من اليهود قلتوا إنكم لأنتم القوم لو لا تقولون عزير بن الله Donc ça, c'est l'un desi compagnons, desi sahaba. Il l'a vu dans son rêve. Ça, c'est un rêve qu'il a vu. Il s'est vu qu'il est venu, qu'il a approché un groupe de Yahoud, de Juifs et il leur a القوم Vous êtes les gens Ça veut dire, vous êtes les gens de la vérité. Vous êtes le peuple de la religion, de de la vérité. L'au-la-annakum ta-kouloun Uzairun ibnullah. Si ce n'était pas que vous dites Uzair ibnullah, Allah, il est le fils d'Allah Azzaud. Les Juifs de l'Arabie disaient quoi Uzair, il, il est ibnullah subhanahu wa ta'ala. Tout les Nassara, ils disent que Isa, alayhi salam, Jésus, qu'il est le fils d'Allah Azzaud. Les Juifs ils disaient quoi Uzair, il est le fils d'Allah Azzaud. Donc ça, c'est dans un rêve. Alors il dit, qu'est-ce qu'il dit ici à Tophail que ce groupe, encore une fois, ça c'est un rêve, ok, c'est pas la réalité, mais on va voir pourquoi est-ce que c'est pertinent pour la réalité. Il dit que dans mon rêve, ce groupe de Yahoud, ils m'ont répondu, ils m'ont répliqué, et ils m'ont dit quoi? Wa la et vous, vous êtes al qaum, vous êtes the good people, les gens de la vérité. La ou la si ce n'était pas que vous dites ما شاء الله و شاء Ce que Allah il veut et ce que Muhammad il veut. Il dit après ça... ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرِنْ مِنَ النَّسَارَةِ Après ça, je suis passé par un groupe de chrétiens, Nasara, dans mon rêve. Et je leur, je leur ai dit... إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمِ Vous êtes les gens, les bonnes personnes. لَوْ لَأَنَّكُمْ تَقُولُونَ Si ce n'était pas que vous dites quoi... أَلْمَسِيحُ إِبْنُ Allah que Jésus il est le fils d'Allah Ta'ala Allahu an dhalik qalu wa innakum la antum al qawm lawla annakum taquluna ma sha'a Allahu wa ma sha'a Muhammad izon dit en réplique et vous vous êtes les gens si ce n'était pas que vous dites ce que Allah il veut et ce que Muhammad il veut sallallahu alayhi wa sallam qala fa lamma le asbahtu akhbartu biha man akhbartu je suis les... allé voir les gens et j'ai commencé à raconter, à parler de ce rêve là à mon entourage incluant le fait que je suis parti chez... je suis parti chez le prophète et je lui ai raconté mon rêve ya Allah, voilà ce que j'ai vu dans mon rêve ya Allah. il a fait les louanges d'Allah il a parlé du bien d'Allah après ça il s'est adressé Il a fait une khutba en quelque sorte à ses compagnons qui étaient présents. Il leur a dit :« Amma ba'd ». écoutez bien. » Fainnatoufeil, fainnatoufeilan, akhbara biha man akhbara minkum, wa, kana kada wa kada an anha il a vu un rêve et vous a parlé de ce rêve. Et vous êtes en train d'utiliser une expression pour un certain temps que tel et tel m'empêchait de vous en parler. Ça veut dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'il y avait certains sahaba qui disaient quoi Masha Allahu wa sha'a Muhammad. Ce que Allah, il veut et ce que Muhammad, il veut. Mais les ulamas, ils disent, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne leur a pas interdit initialement, ne leur a pas dit de ne pas parler comme ça. Hayya'an, alayhi sallatou salam, par haya, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait ce خلق دو حياء as НАСИ an ЛЕ hiyana le plus fort dans son haya le prophète عليه الصلاه والسلام le haya c'est un خلق allah subhanahu wa ta'ala il a mais vu que maintenant il y a eu ce déclic cette cause là OK cette événement là qui a fait en sorte que cet homme il est déjà allé parler aux gens il leur a dit voilà ce que j'ai vu dans mon rêve donc les gens ont déjà quoi qu'est-ce que les gens ont ressenti lorsqu'ils ont entendu parler de ce rêve vous pensez Un Sahabi qui vient leur dire, moi j'ai vu dans mon rêve et j'ai dit telle chose. L'Yehou dit, m'ont dit, vous êtes les bonnes personnes si vous, si ce n'est pas que vous dites, si Allah il veut, Mohammed il veut. Et les Nasara, ils m'ont dit la même chose. Ok, ils vont, ça va un peu les, comment on peut dire ça. Ça va susciter une certaine réflexion, ok Oh, peut-être ce qu'on est en train de dire, c'est pas la bonne chose. Donc le prophète sallallahu alaihi il a sauté cette opportunité pour leur dire quoi Ne dites pas ce que Allah il veut et ce que Muhammad il veut. Dites plutôt seulement ce que Allah il veut. D'ailleurs, qu'est-ce que Quelqu'un pourrait nous dire. D'ailleurs, voilà les prophètes et Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ils ne cachent pas la vérité. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de l'haya, il ne l'aura pas dit auparavant Les ulamas, ils disent la réponse, elle est simple. C'est parce qu'Allah azza wa ne lui a jamais, ne lui a rien révélé là-dessus, sur cette question. Vous comprenez le prophète, le, Les ulamas, ils parlent de ça, c'est encore une fois des questions avancées de usul fiqh. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il interdit des choses de lui-même, alayhi salatu wa en se basant sur les versets antérieurs qu'Allah azza wa lui a révélés Vous comprenez Les ulama, ils disent, Nam, Khilaf petit détail des questions de usul faqhissi. Voilà, qu'il n'aim parce qu'Allah Azzawajal, quoi Il l'a envoyé en tant que prophète. Et de ce fait, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il interdit des choses, c'est pas un fatwa d'un savant. Il interdit des choses qu'Allah Azzawajal lui a donné le droit d'interdire. Et si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se trompe sur une interdiction, qu'est-ce qui arrive Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il interdit quelque chose alors qu'elle ne devrait pas être interdite c'est son ishtihad qu'est-ce qui arrive hein? Yeah. la révélation va descendre okay? la révélation va descendre comme c'est arrivé plusieurs fois comme dans l'histoire de, des prisonniers de Badr et de wa de suite, dans l'histoire de ainsi dans lesquels le prophète salli, a fait ishtihad et que ce n'était pas le bon ishtihad Allah, il a révélé mais dans ce cas, dans cette situation là Le prophète sallalahu alayhi wa sallam Allah azza wa jalla si Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé au prophète sallalahu alayhi wa sallam de dire aux sahaba que ce n'est pas bien de dire macha Allah wa sha'a Muhammad le prophète sallalahu alayhi wa sallam ne serait pas retenu par le haya mais vu que Allah azza wa jalla ne lui a rien révélé le prophète sallalahu alayhi wa sallam n'était pas initialement n'était pas confortable avec cette expression que les sahaba utilisaient mais il avait le haya qui l'empêchait de tout de suite leur faire face avec ça et a retarder attendu un moment dans lequel serait plus profi, propice de leur en parler mais vu qu'il y a eu cette ya c'est l'occasion d'aller leur interdire cette chose là par ordre de sallallahu alayhi wa sallam al haya problème c'est quoi le haya, haya, problème, quoi le haya? haya parce qu'il y a vraiment pas de, de euh, y a pas d'équivalent en français OK c'est une forme de pudeur d'un côté ça porte un peu le sens un peu que okay, c'est pas pleinement un peu le sens d'être gêné je suis gêné mais c'est pas pleinement ça parce que être gêné dans la langue arabe c'est al-khajal que okay, quelqu'un donc c'est pas toujours bien d'être gêné mais dans ce sens-là c'est un peu la traduction le prophète sallalahu était un peu gêné d'aller quoi mais pas gêné par faiblesse haya ici, c'est un khuluq okay, ça fait partie des akhlaq c'est une question de noblesse ici que Parfois, tu veux pas faire face directement aux gens par respect ainsi de suite. Tu vois, il n'avait allé comme can. You din nabiyah fiyastahi min kom. Wallahu la yastahi min al-haq. Allah azawajal. Il a montré ici dans cette dans cette ayah dans le Coran karim que parfois il y avait des Sahabas, si je me rappelle bien du contexte de révélation, il y avait certains des Sahabas, ok, qui exagéraient. Il venait lorsqu'il venait chez le Prophète sallallahu alaihi wasallam dans sa propre maison à lui alayhi salatoussalam passer du temps ainsi de suite et parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quoi gêné par leur présence Un peu ça peut ça durer longtemps ainsi de suite mais il ne disait rien du tout alayhi sallallahu alayhi wa sallam pourquoi par hayaa enthalikum kana yu'dhi an-nabiy Allah azza wa ça ça offense le prophète sallallahu alayhi wa sallam prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas ça fi yastahi mais il a le hayaa qui l'empêche de vous dire sortez wallahu la yastahi minna الحق الله عز وجل لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى ص بيان سور encore une fois ça nous rappelle les akhlaq du prophète صلى الله عليه وسلم et que parfois même s'il y a quelque chose qui est vérité on parle pas de vérité de din on parle ici de vérité ça veut dire des choses que tu n'aimes pas ou autre chose le fait parfois de ne pas les mentionner c'est pas un signe de faiblesse OK parfois c'est un signe encore une fois de akhlaq suivre les akhlaq du prophète عليه الصلاه dernière section très rapidement en 10 minutes maximum مَنْ سَبَّت دَهْرَ فَقَدْ آدَى الله. Je tiens à finir cette section aujourd'hui parce que vous aviez tout à l'heure une question sur ça. Donc, comme ça, on va clore le tout. Inch'Allah Azza wa Jal. La question ici de... الدهر. الدهر, c'est quoi الدهر, c'est... le temps. Le temps en tant que contenant. Ok C'est la vie. Le temps. Ça, c'est le sens de... الدهر, الزمن, الحيات. Ok Encore une fois, je rappelle... Parfois, c'est difficile de traduire certaines choses à 100%. Lorsque vous allez écouter, réécouter ces cours dans l'avenir, je rappelle que c'est des cours de aqidah l'aqida c'est quelque chose de très sensible, mais je rappelle ici qu'on est en train de faire un effort d'expliquer cette science en une autre langue que la langue arabe, et d'entrer dans certains détails en une autre langue que la langue arabe, ok C'est certain qu'il y a des situations dans lesquelles peut-être j'ai mal exprimé quelque chose. Il y, y a personne qui peut faire ça de façon parfaite, parce que faire ça de façon parfaite, on va faire quoi On s'est l'aqida seulement en vous lisant les ayats en arabe de l'aqida et les hadiths du prophète wa sallam, sur l'aqida. Ça c'est travail parfait je, je ne fais que quoi mentionner قال Allah قال Allah, sallallahu alayhi wa sallam. mais dès qu'on entre dans ce que les ulama ils ont dit et expliquer taufir comparer les petits détails les exemples Et plus que ça, pire que ça, on transforme ça en une autre langue. C'est certain qu'il y a parfois des chances que si quelqu'un va dans l'avenir prendre les enregistrements et couper des phrases comme ça pour dire « lui, il est garé, il a dit telle phrase comme ça okay, », il, il, il a l'embarras du choix, il pourra facilement faire un petit montage comme ça. Voilà que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais ce qu'on dit ici, c'est que, encore une fois, parfois c'est difficile de traduire certains concepts, donc on essaie de les expliquer. Al-Dahr c'est quoi Allah Azza wa Jal il nous cite le mot dans Surat al 24 وَقَالُوا مَا هِيَا إِلَّا حَيَاتٌ الدُّنْيَا مَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا Al-Dahr Les mouchriquins ils disaient que ce qui nous fait venir et partir c'est quoi C'est Al-Dahr, c'est le temps c'est une question de temps Donc, ici c'est quoi C'est la vie, comprenez ça c'est une forme de mouchriquine qui croyaient en Allah azawajal, mais leur croyance en Allah en tant qu'Arab était tellement faible qu'ils attribuaient aussi l'événement à al c'est la vie, c'est le temps c'est le temps qui amène une génération et qui en porte une autre comme certains disaient dans le temps des matrices qui poussent, ça veut dire naissance et une terre qui avale ça c'est la vie Il y a pas plus que ça, il y a pas il regarde pas ici le créateur subhanahu wa ta'ala. Allah عز وجل a parlé de ces mushrikins et قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. Donc est-ce que le c'est lui vraiment qui donne la vie et la mort Non. طيب ici l'auteur il a commencé par la ait pour nous dire que ad-dahr n'est pas le créateur le créateur c'est Allah azza wa jalla par contre juste après nous avons un hadith dans le hadith authentique hadith de Abu Hurayra radi ta'ala anhu hadith très connu que le prophète sallahu alayhi wa sallam il dit قال Allahu ta'ala yu'dhini ibnu adama yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr uqallibu al-layla wa an-nahar wa fi riwayah Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam hadith dans Sahih al-Bukhari et dans une autre narration aussi dans Sahih muslim Il dit le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam « Il ne faut pas insulter Ad-Dahr parce que Allah azzawadu wa sallam c'est lui Ad-Dahr. » Vous comprenez Thayy. Qui pourrait nous donner un exemple de quelqu'un qui va insulter Ad-Dahr Ça prendrait quelle forme exactement On dit dahr c'est la vie, le temps. insulter le le climat OK insulter le climat pas parler du climat qui est dur différence ici on va dire le climat il est dur dans ce pays normal voilà qui. quelqu'un est dit quoi insulte le temps donc toi tu as parlé si du temps plus en tant que climat mais il y a aussi le temps en tant que le temps qui passe heure journée seconde c'est la vie en temps OK si quelqu'un elle dit moi Quelle vie de malheur Cette vie, c'est une vie de malheur. C'est pas une vie, ça. La vie, elle a pas... Le... how is life treating you Comme ils disent en anglais, la question ici. Ok, ça c'est certains musulmans utilisent cette question. On devrait pas utiliser cette question parce que ça c'est attribuer quoi Treatment, Akram. De Qadar ici, les événements, les attribuent à Dahr, la vie. C'est la même chose. Ok, donc si quelqu'un va lui dire How is life treating you Et il va donner comme réponse Very bad. Il a insulté ad dahr ici, il a insulté la vie, vous comprenez Donc lui, il a insulté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas que Allah c'est lui ad dahr Il y a certains ulama, ils ont fait cette erreur incluant Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, parce qu'il était dhahiri encore une fois, il prenait les choses comme ça juste en apparence. Il a dit dans le hadith, ça dit Fa inna Allah c'est lui le Dahr, donc ad dahr c'est parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Erreur, les uléma comme ils ont dit. Pourquoi? Parce que de un, اسماء les noms de Allah sont tous des noms qui sont quoi? Des bons noms qui indiquent la perfection. Mais le mot adhar dans la langue arabe اسمُ qui n'a pas de camel, qui ne vient avec aucune perfection en tant que tel. Ok? Il ne vient pas avec une perfection. De un, de deux aussi, c'est que on a vu le verset tout à l'heure, la tout à l'heure. Les mouchirikines, les kuffars, qu'est-ce qu'ils disaient? Celui qui nous fait périr, c'est... Al-Dahar. Si Al-Dahar, c'était l'un des noms d'Allah Azzawajal, et bien, les... Allah Azzawajal ne les aurait pas critiqué parce que leur formule, ça serait tawhid. وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا دَهْرَ C'est vrai, celui qui nous fait mourir, c'est Al-Dahar. Si al c'est Al-Dahar, c'était Allah Azzawajal. Donc là, Ibn Hazm, il s'est trompé. Et encore une fois, une autre chose aussi, c'est que dans ce hadith, ça dit quoi Dans une autre narration, Ibn يُؤْدِينِ إِبْنُ آ Le fils d'Adam, il me fait il me porte préjudice, il m'insulte en quelque sorte parce qu'il insulte alors que c'est moi je change la nuit et le jour c'est moi qui transforme la nuit et le jour c'est Allah subhanahu wa ta'ala la nuit et le jour c'est quoi c'est c'est le temps Le temps, la nuit et le jour, il est soumis. Il se fait transformer. Par qui Par Allah Azza wa Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas al c'est lui qui, quoi C'est lui qui maîtrise, qui change, qui fait rouler Al-Dahar, le temps subhanahu wa ta'ala. Alors, quel est le sens de ce hadith Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa il dit An-Ad-Dahar Parce que, en réalité, celui qui insulte le temps, il est en train d'insulter le créateur du temps. Vous comprenez Celui qui a insulté le temps, il est en train d'insulter en réalité quoi Le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le sens. C'est pas le sens que c'est Allah qui est le temps, non. Le sens c'est que toi tu pointes vers le temps, mais en réalité tu es en train, pour être plus clair, juste dis-le ouvertement, tu es en train d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez Parce que celui qui dit, la vie est une malédiction, quelle vie de malheur, la vie est injuste. Les gens qui disent la vie est injuste. Est-ce qu'on entend cette expression ou non La vie est injuste. Quelqu'un qui dit la vie est injuste. Il y a deux, on est d'accord qu'il y a deux options ici. Il n'y a pas une troisième, logiquement. Soit que cette personne-là, elle croit que c'est la vie qui crée tout. C'est quoi son hokm, cette personne Kafir. Ou quelqu'un qui croit que c'est Allah qui crée la vie. Quelqu'un qui dit, moi je crois au qadar, C'est lui qui a créé. Alors lui, lorsqu'il est en train de dire la vie, elle est injuste, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici Non mais qu'est-ce qu'il est en train de faire en réalité? Ça c'est du camouflage, qu'il okay? est en train de couvrir ici pour ne pas dire Allah il est injuste, Allahou an dhalik, OK? Il veut parler de façon plus diplomatique, il dit la vie est injuste. Waad? Est-ce que c'est clair C'est ça le sens de Allah, il est ad-dahr. C'est pas que Allah, Azza wa c'est lui, le temps. Ta'ala, Allahu anza'al, qu'il y l'un de ses noms, c'est ad-dahr. Non, c'est que celui qui insulte la vie, il est en train, en réalité, d'insulter le créateur de la vie qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Ta'ala, ta oui. On ne parle pas comme ça. Okay? Par, parle, encore une fois, par parce que même dans la, la vie d'ici bas il y a la justice même dans il y a injustice partielle il y a injustice aujourd'hui dans telle place, à tel lieu, à tel temps mais pas dans toute la vie la dunya comprenez pas dans toute la dunya du temps d'Adam jusqu'à la Qiyama non, la justice elle est dans dunya et dans l'akhira comme l'histoire nous le prouve اعتقاد ان الدهر فاعل طيب حكم وصف الدهر بالسوء متنون ان شاء الله عاوزون كونكلوير افيك سو dernier point ici نعم سي لو dernier point حكم وصف الدهر fait d'attribuer ou bien de décrire le dahr le temps par le mal Encore une fois quelle vie malheureuse quelle mauvaise journée quel mauvais temps ainsi de suite alors ils disent les ulama, محرم c'est interdit, كان سببا للدهري سببون أو سبب ما يحصلوا فيه من الأمور التي يكرهها كا بعضهم هذا يوم سوء يقصدوا سببهو Si décrire le temps, quand on dit le temps, ça veut dire n'importe quelle forme du temps, ok, la période, le temps, ça veut dire le temps à l'extérieur, euh, ça veut dire la pluie ou la neige ou le froid ou autre chose, ça peut être l'heure, ça peut être ma vie à moi, ok, ça peut être donc si on la décrit du mal avec l'intention où c'est clair dans le contexte d'insulter j'insulte cette journée, quelle journée de malheur je suis en train de l'insulter, alors ça c'est quoi c'est interdit Vous comprenez, si le sens ici c'est de la critiquer, de l'insulter je suis, je me révolte contre ça Je suis frustré contre eux, contre cette journée, je suis frustré contre cette heure, je suis frustré contre ma vie. Ça je suis frustré contre Allah Azza wa C'est pour ça que c'est quoi Interdit, muharram. C'est clair Maintenant, si c'est par description, al l'intention n'est pas de blâmer ni de d'exprimer sa frustration, seulement de décrire Alors, là, les улама, ils disent «Hada, hada shay'un, hada amrun ja'iz». Ça, c'est lucid. Tout comme Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne dans l'histoire de Lut, salam, que Lut, alayhi salam, dans euh, surah 11, ayah 77, Lut, alayhi salam, il a dit wa qale, «Hada yawmun asib». Ça, c'est une journée qui est dure. OK, c'est connu dans l'histoire de l'Islam, dans la vie de Sahaba Radhiyallahu Ta'ala anhum, dans le temps de Omar Radhiyallahu anhu, il y avait 'Amul l'année de la famine. OK, donc on peut décrire ça, l'année de la famine, l'année de la tristesse dans le temps du prophète Quelqu'un il te dit "Comment ça va ton commerce tu vas lui dire "Wallahi, c'est des temps durs." Ça fait quelques mois, c'est un peu dur. Mais tu le dis pas avec quoi l'intention de d'insulter, ici, si je, je suis révolté contre, contre ce qui arrive, okay? parce que ça n'arrive pas par l'action de quelqu'un, si, si c'était par l'action d'un être humain, quelqu'un t'a fait une injustice, quelqu'un t'a fait une... il t'a pris ton droit, oui, là tu peux exprimer quoi ta frustration, parce que là, clairement, elle vise une personne, directe, une scène. Mais la vie, c'est quoi C'est le qadar d'Allah Azza Wajal. C'est qadar d'Allah Subhanahu Wa Taala. Si c'est pas la, si c'est pas la faute de quelqu'un qui est fautif, il a fait du mal, alors c'est quoi C'est qadar d'Allah Azza Wajal. Ibtilah min Allah Subhanahu Wa Taala. Ibqad d'Allah Azza Wajal. Alors on, on ne peut pas le dire avec l'intention de d'insulter, parce que s'insulter c'est ici c'est se plaindre du qadar d'Allah Subhanahu Wa Taala. Donc il y a une différence entre tu me dis comment va le commerce de nos jours. Wollah, c'est très dur, c'est très dur, je peux plus prendre ça, c'est pas pas bien ça, c'est pas c'est dur. Et je suis frustré, tu peux voir que je suis frustré comme ça et il y, y a pas de raison, c'est pas dur parce que OK, c'est dur parce que le gouvernement a mis trop de restrictions, de lois injustes. OK, je peux exprimer ma frustration parce que là je vise quoi Une action humaine. C'est dur parce que le compétiteur est un fraudeur et il m'a causé du mal, ainsi de... je peux quoi exprimer ma frustration. Mais si c'est seulement une question de arzaq, le marché est comme ça, la richesse, il n'y a pas de rizq, le rizq est un peu dur, ça arrive dans la vie, là on ne peut pas exprimer une frustration, mais on peut quoi mentionner Par simple description. On dit ça va pas très bien, c'est dur, alhamdoulilah, on est patient, mais les temps sont un peu durs. Que c'est une description de l'économie. La même chose. Quelqu'un qui est malade, par exemple, ok, la main, il dit, ça, on va lui dire, comment tu vas Il peut dire que j'ai un peu mal. Autre chose, pas avec l'intention de se plaindre du qadar d'Allah subhanahu wa taala. Est-ce qu'il y a la question Oui. Akhi. Ça rapporte avec quand on est conduit vers une quelque chose dans la vie de tous les jours, quand on parle avec des gens qui ne sont pas nécessairement musulmans. Non on écrit des e-mails, etc. Non. Et on parle beaucoup de, du futur. Ça, mythes, Taille, bonne question. Est-ce que c'est assez pour nous, dans notre cœur, de juste, ça à chaque fois qu'on évoque le futur, tout simplement, on dit Inch'Allah, parce qu'on va pas commencer à... Parler, euh... Naam, la S'il si y a, encore une fois, si c'est pas acceptable par le contexte, surtout dans le contexte de travail, autre chose. Si c'est un email, tu peux dire toi-même, insha verbalement. Ou bien si c'est dans une réunion que tu sais que c'est pas acceptable et tout, il la fidhalik, avec des gens qui sont des kafirines qui ne comprennent pas. Et que tu es, comment on dit, un peu moustadhaf, autre chose, la harad. Inch'Allah, tu peux le dire toi-même, dans ton cœur, incha'Allah, toujours tu te rappelles, bi'idnillahi subhanahu wa taala la harad afidhalika, incha'Allah. Wallahu alayhi wa sallam. Oui. Non, sallallahu alayhi wa sallam, on dit de façon verbale. Oui, parce que dans là c'est différent. C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose de rêve. C'est quelque chose de, de de présent, de physique. dans les kafirs ne peuvent pas renier le fait que le prophète Muhammad صلى الله a existé. C'est pas comme bon Dieu ils vont dire ça c'est la religion. Mais si je parle à un kafir de, de mon prophète, je peux dire vu que je lui parle de mon prophète, ça veut dire on parle déjà de la religion. Vous comprenez. Si j'ai mentionné Mon prophète, pourquoi ne pas dire, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix règne sur lui Comprenez, qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire Lequel Ah, ok, journée de malheur ou autre chose Non, ça c'est interdit, ça c'est haram, ok Encore une fois, ça peut être ici confonner ma. Ça, ça peut être plus grave, bien sûr, dans des situations où la personne elle a une frustration vraiment exprimée envers Allah, subhanahu wa taala. Ça peut aller vers le confon, mais ça c'est rare. Mais en général, les gens ils quoi ils vont insulter la vie, mais ils sont pas conscients qu'en réalité, ils sont en train d'insulter leur propre Créateur subhanahu wa taala. C'est pour ça que ici on le rappelle que attention. Al-Dahr, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée le Dahr, qui yukallib ou qui transforme le Dahr subhanahu wa ta'ala. La seule forme de shirk qu'on a mentionné au début de cette section, c'est le shirk des polytheistes qui attribue les événements au Dahr. Ça, ce n'est pas insulté, c'est le fait d'attribuer les événements au Dahr. Ça, c'est Oui, euh, La même. Par exemple, si on parle avec quelqu'un du euh, prophète, sallallahu et qui comprend pas l'arabe, parce que c'est un manque d'adaptation, sallallahu ou bien c'est mieux le bien. Tu peux dire que la paix soit sur lui. La harad fidèle que en Si quelqu'un ne comprend pas l'arabe, tu essayes de lui expliquer en que avec les prophètes on parle avec respect. Tu peux dire la harad fidèle que en charla. Après ça, après le majlis, tu peux dire Rasoul Allah, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. En charla. WaAllahu alam. wa bihamdik ashhadu an la ilaih lanta. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa aakhiru dawana an ilhamdulillahi Rabbi